est coming to oh my oh no, écoutez rien de ça Tous les mercredis des 20h, d'étranges individus se rassemblent dans un lieu tenu secret à Bruxelles. Cet endroit, ils l'ont appelé... ...la Trappe. Ils pensaient faire leur réunion hebdomadaire seuls, à l'abri d'un regard. Mais ils étaient loin de se douter d'être dans un mode ultra-connecté. Les oreilles de tout Bruxelles, ayant perdu toute discrétion, autant mettre les micros et faire de la radio 20h22h la trappe avec Jadrul et toute son équipe oh, oh. Waouh, quelle ambiance, mais merci de nous avoir fait le plaisir de vous brancher dès 20h02 sur KF pour démarrer cette émission avec nous. On est le mercredi 14 décembre, ça, ça file à une vitesse là ces jours-ci. Ah bah alors on ne le voit pas arriver le mois de janvier. Et bientôt ah. Noël. Ouais ouais ouais. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive on est à combien de jours de Noël on est à. Beaucoup trop. 11 jours. Voilà, euh, ça c'est fait, merci à tous. Là, il y a trois <rire> personnes au moins en stress qui sont en train de se dire « Les cadeaux !» ai <rire> Ah ouais non, c'est la galère, c'est la galère. Bon, alors la trappe, pour ceux qui découvrent, c'est votre rendez-vous du mercredi soir. un peu parlé du nez, parce que je suis pris de la j'ai un rhume. Bref. Ah, voilà, ça c'est fait. Euh... Il, il crache un petit coup, là. Euh... Ouais. ouais. Merci. Voilà. Super. <rire> euh, Après, donc, trappe, la trappe, trappe c'est votre rendez-vous du mercredi soir pour vous changer les idées en plein milieu de la semaine avant de vous présenter... D'abord, on va faire un petit sondage. Hein. Voilà, c'est toujours bien. Est-ce que vous avez fait vos décos de Noël Oui. Bah oui. Bah non. <rire> <rire> Moi non plus. ben voilà, il y, y a une tiktokeuse, elle, elle n'a pas vu qu'elle était filmée. Elle était dans son coin tranquillou quand elle était en train de... de, de, de... Tous les ans c'est pareil. Tous les uns, c'est la même chose. Tous les uns, c'est pareil. Tous les ans c'est pareil. Voilà, voilà, voilà, voilà. Oh là là, elle est en colère, mais <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Personne ne sait Pas du tout. Non elle, elle est en train peu. de tout démonter, tout arracher Ah c'est ouais. simple. Deux heures, deux heures à démêler, les lumières. <rire> Je vais tout couper. Et un peu lui. Parce que ça commence à me gonfler. Oh non ça. Non ça, il en faut. C'est pas possible ça, putain Je crois qu'elle est très énervée contre ses guirlandes. En fait, c'est un gros sac de nœuds ces trucs, donc c'est horrible. Oui. C'est horrible. Elle est en train de démêler sa guirlande tout simplement. On oui, lieu le l'oranger correctement, elle est derrière. Non. Et au mari, pousse-toi là. Ouais C'est. Il faut comprendre, il n'y a, ah ouais. a pas des sous-titres ou quoi Alors non, je traduis. Nouvelle année, pousse-toi de là Ah ok, oh, nouvelle tu fais bien. année Ouais ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais, attends. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, tout, ouais, ouais, ouais, Ah oui, j'ai découvert qu'elle a été filmée aussi par la même occasion Non mais moi c'est ma vie de passer euh, mon temps à démêler mon casque à la radio Démêler euh, le fil de l'aspirateur, ce con, qui caresse tout le temps Bref, non c'est vraiment compliqué les fils à chaque fois C'est là que je suis content que les Airpods existent L'air de rien <rire> C'est quand même génial Mais moi je garde ce son Tu es coupé tout Ça fonctionne pour tout euh, Par exemple, waouh, wow, mes cheveux le matin Je vais coupé tout Même les poils de dessous de bras Tu es coupé tout On peut mettre ça pour tout. Quelqu'un a une idée Ah Là, c'est open bar. On peut se faire plaisir. Ah, Moi, match, si je regarde trop le match de foot... Je vais couper tout. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ah, là, arrête, arrête, arrête de te tourner. Euh, ah, tu te vrai. retournes tout le temps face au match. là. Mais tu n'es pas face à l'écran. Ne te retourne pas. Et re un... <rire> <rire> Ça fonctionne. Allez, je vais présenter toute l'équipe de ce soir. Est Noël, le temps des cadeaux. Si l'équipe était un objet de Noël, un objet des fêtes... Par exemple, lui, c'est comme le gros paquet en bas du sapin. Il prend beaucoup de place, tout le monde en parle, mais ce n'est qu'un gros carton bien vide à l'intérieur. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Bonsoir, Kix. Bonsoir. <rire> merci, très sympathique. Je, je, je m'en doutais que c'était pour moi. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Kix, il doit quand même avoir le mérite d'avoir de la magie de Noël au bout des doigts, parce que ah. tellement il nous flingue des ordis au bureau, le mec, il commence à nous coûter une couille en ordis. <rire> Cela dit, le mien est réparé, hein, parce que le mien ne fonctionnait plus. Ouais. Tu m'as prêté un ordinateur mmh. qui, actuellement, est au un petit peu euh, mais voilà. c'est fou parce que donc euh, c'est un ordi de la prod on lui prête il allait très bien et puis il a me voir il fait alors il y a un message qui dit euh, batterie euh, non euh, réparation, réparation recommandée, recommandée ouais. <rire> le classique bon, bah, voilà merci beaucoup bref continuons elle c'est comme l'étoile en haut du sapin ça brille on en a plein <rire> les yeux mais attention Les bouts de l'étoile sont, sont bien pointus. Bonsoir Maeva. Bonsoir, bonsoir. Et lui, bah voilà, c'est son retour. C'est comme la bûche glacée de Noël. Froid de premier abord, mais délicieux quand on le prend à la première couillère. Bonsoir Antoine. Et bonsoir Jadoul, bonsoir à tous. Allez, ça y est, l'émission démarre. Je m'appelle Jadoul, on est ensemble toute la soirée jusqu'à 22h en direct. Ouais, 20 h 7 là, on a plein de choses à faire. On va... <rire> Je ne sais pas si vous êtes fans de téléfilms de Noël, c'est ce qu'on va faire dans un instant, un petit débrief de ce qui se passe sur les des téléfilms de Noël, des fois... Un peu compliqué Je ouais. euh, <rire> confirme Et les scénarios c'est bien parce que tu peux t'endormir 20 minutes que t'as pas décroché. Et on va parler des mises à jour d'Apple c'est ça Antoine Oui oui à chaque fois que je viens ici c'est pour des mises à jour d'Apple J'ai l'impression euh... qu'ils t'attendent en fait Bah oui non, ils s'attendent la trappe en fait Ah c'est ça voilà Et on a un marché de Noël vous l'avez vu l'équipe en rentrant dans le studio Oui philo. très beau Et il y a plein de stands ça va être génial On a un envoyé spécial il s'appelle Claude il sera euh, sur ah, place Claude Claude le retour, le retour. de Claude bon, On en a beaucoup parlé de Claude et il, il plaît il plaît notre Claude Notre invité dans le FaceTime Kicks, ce sera... Ah, ah une personne de classe, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Ouais c'est une surprise Ah oui, ah, j'adore, j'adore, j'adore. On va parler de Jarry, on va faire <rire> un petit tour du côté de radio, <rire> faire le oh euh, oui, Bref, oui. On, a, on, a, on a énormément de choses à faire, plein de délires, des vannes, des trucs, cette émission, c'est la vôtre. Un numéro WhatsApp pour nous joindre. Le 02-315-1015. La trappe, de 20h à 22h. Ah, mais, mais Avec Jadoule sur KIF Et on aura une interview combinée évidemment Comme chaque semaine ça fait plaisir Pardon monsieur Boulou pour poivre pou aussi voici Joule Dans quelques instants on va écouter Central C avec son titre de 1 minute 30 C'est pas foulé Le 20h22h c'est avec Jadou Et non je... Je... Je... Dans la sur Et on a promis qu'on allait parler des téléfilms de Noël. Alors, je sais pas, dans l'équipe, si vous aimez ces bons trucs bien ragards où euh, toutes les chaînes ont déjà commencé, au final, à les programmer. À partir de quoi Octobre, c'est ça Oui, c'est ça, à peu ouais, près toutes voilà, les chaînes euh, s'y mettent. Euh... De plus en plus tôt, bientôt. Euh. Allez, voilà, c'était les films de l'été. Voici les films de Noël. <rire> Sans transition. Mais en même temps, je serais producteur, vraiment, de films. Je me dirais, mais ça coûte pas cher. Allez, Un canon ou un neige Euh, un acteur super beau Une actrice super belle Deux gamins <rire> Et c'est bon L'histoire est faite Après on prend un type dans la rue Tu veux faire le Père Noël toi <rire> Ça va fonctionner Ça ouais, passe pas crème Et t'aimes bien toi les, les, les films de Noël Kicks Pas trop Enfin ça dépend lesquels Il y en a qui sont bien faits Il y en a qui sont vraiment plus de, cluches On des, euh... des vrais films hein, Pas des téléfilms des ah, vrais, vrais films okay. Les vrais films oui ouais Oui Oui Et t'en as un préféré Qui te vient à l'esprit euh, J'ai Santa Claus Ah ouais. Il euh, y a le 1, le 2, le 3 C'est ça Je suis vraiment fan Ici, pas fan. des films non pas, trop. non, pas trop Ouais, moi je suis fan C'est vrai Mais oui Ah là là, c'est vrai <rire> Toi, c'est ton rendez-vous, ça Mais Les, les films Les pas vrais les... films, pas oui. lesquels, les téléfilms Ah films. oui, les films, il oui, y en a, je les regarde tous les ans C'est vrai, donc tu as t'as des traditions, traditions. Ah, j'adore Moi, ma, tra ma tradition, c'est « Le Père Noël est une ordure » Ah oui, celui-là, c'est un classique ouais. et... Un français, voilà Et peut-être à l'américaine, toi Ouais, bah, le, le Pôle Express c'est plus un dessin animé, oui, voilà. c'est obligé. Mais il a pris un coup de vue. Hein. Et alors celui-là, que... je suis sûr que je suis la seule, c'est le Noël des Muppets. Non, je l'ai <rire> aussi. Toi aussi ouais. C'est génial Et ben voilà, je suis content d'avoir une équipe qui est calée qu en film de Noël, là on va explorer un autre genre. Et les Muppets vont faire aussi d'ailleurs un show. Euh... Voilà. Ah, le texte, tu verras plus tard. C'est vrai Oui. Ah Tu m'apprends des choses hein, qui ah, vont oui. se passer dans ma propre émission, <rire> hein, je suis fan ah. <rire> C'est des surprises, c'est Noël et c'est des cadeaux hein. Noël, le temps Et en parlant de cadeaux, on va découvrir justement notre euh, téléfilm qu'on a sélectionné C'est-à-dire qu'on a euh, zappé sur toutes les chaînes qui diffusaient euh, cet après-midi des téléfilms Et on en a gardé un, au hasard, vraiment. Et alors, c'est marrant parce que le fil conducteur est toujours le même. C'est une histoire d'enfant qui rencontre le Père Noël, un couple qui était sur le point de se sé sé séparer et qui se retrouve. Vous savez, le moment où ils se cogne avec les cadeaux, quelque chose tombe. Non, je vais vous aider à ramasser. Oh, vous êtes belle Oh, tiens, marions-nous, faisons des enfants. <rire> et voilà, problème de livraison de colis, un personnage et bref. Voilà, qui va sauver Noël C'est toujours la grande question. Nous, on a pris donc un téléfilm au hasard. On va revenir dessus, pas à pas. Commençons par la lettre que l'enfant unique de la famille écrit au Père Noël. Cher Père Noël, Tu es le meilleur. Tout ce que je veux, c'est passer un joyeux Noël en compagnie d'une famille qui m'aime. OK. Je t'embrasse, Peter Albright. Vous avez bien retenu une famille qui m'aime. <rire> oui. Bon, bah On la retiens. lettre n'est pas encore arrivée chez <rire> le grand patron en Laponie. Peter, je viens d'avoir ton père au téléphone. Et je ne pense pas qu'il viendra te chercher voilà, Tant pis, toi tu vas <rire> crever à la sortie de l'école <rire> Et là tu n'auras pas de bûche. Ah bah J'espère qu'il va se taper un froid comme on a eu aujourd'hui en Belgique hein, Parce que vous... Oh, Sinon il y a des enfants euh, Sages Ça ça va Il fait sa petite lettre Il est gentil Mais il y en a des exigeants euh, Vous des vous commanderiez quoi C'était quoi vos, vos lettres type Toi tu voulais quoi pour Noël Moi Kitt je ne faisais jamais de lettres Voilà parfait merci De toute façon tu ne pas écrire Antoine toi tu écrivais moi, quoi Moi je ne faisais, faisais jamais de lettres non plus Non Voilà bah, super C'est pas écrit non plus Attendez je, je vais juste faire un appel Comme ça dans les bureaux Il y a quelqu'un qui a une enfance Et toi Maëva Bah oui moi je faisais une lettre Oh ben voilà Enfin quelqu'un de pur et de mignon Oh, et c'était que... toujours la même chose, c'était... Euh... Cher Père Noël, je sais que j'ai pas toujours été très sage, mais ouais. je fais des efforts, et donc ah. du coup j'aimerais bien le train Barbie, la maison Barbie. Et la <rire> drogue. <rire> avec modération. Non, non, c'est interdit, pardon. Euh, ça, on peut pas. Non, mais là, il y a une petite... Euh, bah, on va écouter ce qu'elle a demandé au Père Noël. Bonjour Père Noël, et je voudrais une poupée mannequin et la maison qui va avec Bien sûr, tu les auras, ma chérie. Voilà, c'est un peu comme Maëva, tout va bien. <rire> Sauf que Maëva, là, elle s'arrête. <rire> Là où la fille ne s'arrête pas Mais attention Je veux une maison de bord de plage Avec tous les équipements Le modèle de luxe Avec un jacuzzi et un garage Pour deux voitures C'est bon il y en a plus C'est sympa hein voilà. sympa. Fin des demandes, il y en a encore et Je veux aussi les voitures, je veux une décapotable rose et un 4x4 violet avec peinture métallisée Voilà, tiens. Euh... Non mais c'est vrai. Euh... Avec ça, une petite frite et un coca. Ouais, c'est ça, je pense... Euh... Qu'est-ce que vous prenez, merci <rire> Non mais je, je... franchement, j'ai jamais vu une fille demander autant de trucs, euh, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est l'innocence, tu vois, elle demande, ouais. elle commande, il voilà, n'y a pas de budget Ouais, c'est vrai. Euh, qu'elle vienne travailler ici. <rire> il est bien patient quand même, le Père Noël, là, parce que moi, j'aurais pas eu un quart de sa patience. Surtout quand euh, ce genre de gosse arrive. Père Noël, t'as une fausse barbe Il faut pas toucher Elle t'aurait pas aussi un Ouais, Heureusement qu'il est pas violent en plus le petit. T'as pas un faux oh oh Ouais, ça s'est fait. J'ai rien dit. <rire> heureusement que la maman de ce petit insupportable est là, dans le téléfilm. Et elle est à la quête de l'amour. Mmh. Parlons un peu avec... Euh... Avec, euh, avec cette dame, voilà, enfin non, parlons pas, on va, va, va s'inquiéter, c'est un téléfilm, j'avais oublié qu'on suivait une histoire, que c'est pas une interview. Ah non, avec cette dame, bon, c'est une fiction. Ouais. <rire> Comment voyez vous la scène Tout se passe Non, bien mais là, euh, elle est en quête de l'amour, et l'homme qu'elle convoite, et eh ben il en pense quoi du gamin euh, un peu colérique, là Je regrette, ce n'est ni eux ni le moment pour en discuter, il faut que j'y aille. Peter, ça fait un an qu'on se connaît, et tu n'as jamais essayé de sympathiser avec lui. La pension, c'est pas fait pour les chiens. Voilà, c'est ça fait. et parler du gamin hein bon le mec va se rattraper et faire un dîner romantique wow comme c'est romantique un wow. dîner ouais un petit dîner donc ouais. là ils sont aux chandelles on y croirait ouais, ouais, elle est ravie est ce que l'homme va se faire pardonner d'avoir traité son gamin d'un petit con ou alors il va faire peut-être une demande je peux rester cette nuit un, un. non voilà toujours <rire> euh, l'ambiance très cool entre ces deux là allons plutôt voir le grand père noël en vrai Et ouais, le vrai de vrai, il oh, est là. Ça vous dirait d'aller prendre l'air, mes jolies. Hein, si on allait faire un petit tour pour vous dérouiller les jambes. Bah, c'est ah. lui propre. <rire> lui. Euh, attends, euh, Kix, il parlait à Seren Ah bon Et parlait pas des ah gonzesses. OK, okay d'accord. Ça okay. va toi Non mais attends, c'est vrai que si on réécoute ah, je sais pas, pas moi que Ah j'ai que le son j'ai pas l'image. C'est pervers hein. attends. Merci monsieur Dieu, vous bénisse, Joyeux Noël. Eh oui, ça c'est C'est la voix d'un vrai Père Noël. Alors que qui peut faire le Père Noël qui arrive à imiter le Père Noël ici ouais ouais. En enfin, fait toi les... tu es imitateur de Père Noël. Alors je, vous... je le sais, je vais non, vous donner un, inné, un échantillon du Père Noël. <rire> Voilà, ça c'est le Père Noël Premium de TF1. Oui. Que ça c'est euh, after Covid, c'est ça Malade. Oui. Non non non non Là ça va, franchement Il est en train de s'étouffer en fait. Ah ouais, ah ouais. Là, Moi je trouvais que ça pied. allait, moi je trouvais que ça allait. Parce qu'on a la version euh, télé locale. Oh, oh. Ah, c'est un autre délire, c'est un autre délire. J'essaye de m'en sortir et vous me remettez dedans. Euh, non, c'est pas le tribunal de Charleroi euh, Mais c'est vrai que, ouais, gros, gros mouille d'un, grosse ambiance. X, il parlait à ses reines, le Père Noël. Oui Il parlait pas des, des madames. Hein. Ça vous dirait d'aller prendre l'air, mes jolies. Hein, si on allait faire un petit tour pour vous dérouiller les jambes <rire> 20h-22h, c'est la trappe sur KIF On va faire le top 5 des termes les plus recherchés sur Google, ça se passe juste après Centralcy <rire> Branché sur la radio qui vous accompagne tous les mercredis soirs en direct avec une émission complètement décalée <rire> Bah ouais c'est nous, il n'y a que nous pour faire ça L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe Je vous avais promis, le top 5 des recherches les plus effectuées sur Google Belgique Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus Non, non, non, non. C'est bien parce que ça va vous faire une petite euh, découverte Je vais y aller de manière euh, décroissante Je vous passe euh, les euh, 5 en bas du top 10 C'est-à-dire Kinépolis, Ticket Swap, Symptômes, Omicron, Qatar, Qatar et Règles Sanitaires bah Les Belges, Belges c'était de la 10e à la 6e position des choses les plus recherchées C'est fou C'est fou Kinépolis en 6 C'est quand même marrant On les connaît quoi Je <rire> sais pas Moi j'ai jamais tapé ça de ma vie en plus Mais ouais Mais si moi je le fais Pour avoir les, les horaires des séances Ah, ah Je fais ça moi Ah il faut encore aller ah, au cinéma ouais. Je suis comme ça moi. Alors en numéro 5 Ça concerne un enjeu Un enjeu actuel urgent Quelqu'un a une idée La toilette Non hum. Hein personne Un enjeu actuel urgent Qu'est-ce qui est urgent hum. Ah bah Avoir des papiers Non. Avoir des cadeaux Non. La planète brûle C'est pas urgent ça, je gueule. Personne, euh, non Ah non, la COP. Non. Les enjeux climatiques, je donne un point à Antoine, parce que franchement... Mais il a dit la COP 21. Bah, la COP 28, ça, ça fait partie de la, la, la ouais. cause climatique. Non, je Donc, c'est le numéro 5 des choses les plus recherchées. En 4, on a un objet qui est sorti récemment. L'iPhone Bien sûr, oui, l'iPhone de, de Jadoul, un parce que je vois qu'il vient de montrer son téléphone. C'est l'iPhone de Jadoul. L'iPhone <rire> <Non, non>. dernier cri. <rire> iPhone 14 est le quatrième terme le plus recherché sur Google en Belgique cette année. En numéro 3, alors je ne sais pas ce que c'est, Antoine va sûrement pouvoir nous aider... VRT Max Ah, euh, VRT Max, c'est l'équivalent de Ovio en Flandre. C'est la, la plateforme euh, de visionnage en direct ou de revisionnage à la demande de la VRT. D'accord. Ah ouais, euh, ouais. Je peux vous partager un truc tout à fait personnel. Bon, non, euh, On t'écoute. De toi, toi, par contre, Kix, décale-toi un peu. Non, non, non décale-toi un tout petit ça peu. Ça, bon. Voilà, c'est bon. Hop, là, elle trappe. Euh, on a beaucoup préparé cette blague. Tu vas remonter Non, non, non, non. Tu restes là en bas. Euh, <rire> je, je peux pas comprendre comment une agence de com a, a, a proposé à la l'RTBF... Euh, ça va s'appeler Ovio. Parce que les Belges ne savent pas, avec un accent neutre, prononcer Ovio. Ils disent tous en Est-ce que tu as vu euh, sur vieux le replay Ah oh, merde, j'ai pas mes accès à vieux. Enfin bref, moi c'est un truc qui me... qui me rend fou. Je peux pas entendre ce mot. Bref, en Voilà, ça c'est mes, bon, mes... Ça va, je pense ça va, je fais une pause euh, personnelle. <rire> en numéro 2, on a ma santé. Est-ce que c'est un service ou c'est juste des gens qui disent ma santé Je sais pas du tout. Oui, euh... Je crois que c'est un service, oui. Un euh... service. Voilà, et eh bien en numéro 1, ah, c'est vraiment le sujet du moment. La, la guerre en guerre Ukraine. En, Ukraine. Ah ouais. ah oui. Oui. en numéro un des recherches, ça, ça intrigue les Belges, hein, visiblement. En numéro un des, des termes les plus recherchés sur Google en 2022, on a quand même la guerre en Ukraine, comme quoi... Hein, euh, ça me fait flipper depuis 6 mois, mais <rire> et ça et ne voilà. s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, et c'est ça le pire. Mais on en parle de moins en moins, j'ai l'impression. Bah parce qu'un conflit est passé ah ouais. comme la guerre en Irak euh, Où tous ces pays qui étaient euh... ouais. Oui et puis Il euh, bon, y a aussi le, le foot qui monopolise l'actu Depuis euh, quelques jours quand même euh, Donc euh, je suis sûr que ça doit euh, Ne pas trop trop aidé aussi pour euh, le, bah, mettre en avant tous les, les développements qu'il y a au ah niveau oui, en Ukraine oui, parce que ça continue il continue à y avoir des bombardements encore aujourd'hui je pense dans la région de Kiev il y avait des bombardements ah, donc euh... oui puis en soi les infos ça a toujours été un petit peu comme ça d'abord on donne une info on bombarde les gens avec ça sans faire de mauvais jet de mots et euh... <rire> non non mais il n'y a, a pas de mot et, euh... et après ça bah, dès qu'il y a un autre truc paf on passe sur l'autre et Bien on sûr, une info, chasse l'autre Voilà. C est, c est ça, ça vous contre, dérange hein. pas de faire cette conversation en <rire> antenne <rire> Attends, Non mais excuse-nous que... Non mais attendez On a un marché de Noël à visiter dans quelques instants Ah c'est pas faux ah, Si vous aimez le vin chaud, si vous aimez euh, les bons vivants mmh. euh, Vous allez être euh, ravis, je sais pas ce qu'ils nous ont préparé Je sais pas ce que Claude va encore nous ramener Mais ça va être fou Comme euh, la minute tactile qui arrive dans un instant Antoine va nous parler des mises à jour Apple Il y a du croustillant monsieur Il ah, y a deux trois choses intéressantes oh là là, 20h-22h, c'est la trappe sur KIF ouais. Ma génération. Merci de nous avoir choisi en direct comme tous les mercredis soirs, il y a une seule radio qui vous offre un marché de Noël en live, euh, c'est nous et je peux vous dire que cette semaine ça va être encore incroyable. Je sais pas s'il est dans le il est déjà arrivé Claude. Euh, je pense j'ai vu sa voiture ouais. Ouais, OK. Bon bah s'il est dans, le... dans les parages, c'est que ça s'annonce très bien. Le 20h 22h. C'est avec Jeanne Dans la trappe sur ouais. K. -F. Ouais, ben on fera la liaison en direct avec Claude d'ici quelques instants. Avant ça, avant de retrouver ce marché de Noël atypique, <rire> nous allons retrouver Antoine pour la minute tactile. À chaque fois qu'il vient, à croire qu'ils le font exprès dans la Silicon Valley, ils écoutent la trappe et ils attendent qu'Antoine revienne dans l'émission pour publier une mise à jour. Et oui, Une mise à jour, ce n'est pas une grosse mise à jour comme il y en a une fois par an. C'est une mise à jour mineure, on pourra dire, de iOS 16, iPadOS, MacOS, WatchOS, TVOS, wow. à peu près tous les systèmes d'exploitation que la Pomme a produit ces dernières années. Euh, C'est la version 16.2 maintenant pour les iPhones. Alors, Comme d'habitude, on recommandera à tout le monde de faire les mises à jour puisque comme à chaque fois, il y a des failles qui sont corrigées, mm -hmm. des failles de sécurité. Là, il y en a une septantaine quand même. Donc, ça vaut la peine. Il y a quand même deux grosses nouveautés. Une première, c'est une nouvelle application qui s'appelle Freeform. Quoi Freeform Freeform Freeform, freeform. Si, si, Oui merci Freeform Freeform alors, freeform. Alors. freeform desire <rire> Alors Freeform en fait euh, Vous voyez quand vous êtes en, en entreprise ou quoi Vous avez parfois des, des tableaux blancs Pour oui. euh, écrire et pour euh, collaborer Acheter le roi un, du paperboard Et eh bien ça c'est une version numérique de, Ah oui Du gros tableau blanc C'est un peu un TBI euh, quoi Voilà ça arrive Un tableau donc, blanc interactif Un tableau blanc interactif euh, Numérique tactile donc sur votre iPad, votre iPhone et votre Mac. L'autre grosse nouveauté c'est Apple Music Sing c'est en fait l'arrivée du karaoké dans Apple Music. Oh, si Jean-Michel va être content si vous avez... Mais quoi Si vous avez un abonnement Apple Music cette fonction Sing donc euh, c'est un karaoké et alors il y a un truc qui est, qui est bien parce que vous savez dans Spotify il y a déjà mm -hmm. les paroles euh, par exemple ce qui est déjà pas mal les lyrics, et bien ici dans Sing c'est encore plus fort que ça, c'est que tu vas prendre n'importe quel morceau et il y a un petit curseur et tu vas pouvoir... Chanter euh, en même temps Même temps non tu vas pouvoir euh, moduler le volume de la voix waouh ah donc tu peux donc tu peux couper totalement la voix de dans le morceau ou bien la mettre juste un peu moins fort ou la garder euh, comme euh... Ah, attendez le morceau morceaux on va se connecter tout de suite à un auditeur qui est fan de karaoké euh... excusez moi vous avez pris comment la nouvelle oh c'est plus mal Mais je vais l'aider. Il y a claques de tête. Merde. Bon bah c'est pas grave. Euh, euh, non mais c'est On va citer si ah, claques de tête, on a enchanté hein. Claques de tête. Mais c'est fou donc ça veut dire que je peux prendre n'importe quel titre et je pourrais baisser la, la voix juste pour ça. garder l'instrumental. C'est ça notamment sur, euh, sur l'iPhone, sur le mec. Alors ça fonctionne aussi sur l'Apple TV mais il faut la toute dernière Apple TV. Donc ça évidemment c'est le petit euh, côté négatif, c'est que si vous avez un modèle qui est un peu ancien, il va falloir racheter une Apple TV si vous voulez faire ça sur le grand écran dans votre salon. C'est là qu'on voit qu'il y a encore un intérêt à avoir Voir donc une Apple TV. Oui, j'ai envie de dire c'est à peu près un des derniers intérêts hein, puisque bon, bah on a maintenant de, à peu près tous des télévisions connectées où on a des ouais. applications déjà installées dessus. C'est la guerre quoi. Voilà donc. Ici, euh personnel, voilà. On aura un Claude François qui arrivera. <rire> voilà, et dernière, dernière toute petite chose, ça, ça arrive près de chez nous en France, donc on peut espérer que ça va arriver aussi chez nous, c'est ça m'en soupeux. Si euh, vous avez le dernier iPhone comme j'adoule, euh, il, euh, les... il, <rire> il y a les euh, SOS d'urgence par satellite. Sec. Si, euh, si vous êtes euh, au milieu de nulle part, au fin fond des Ardennes, que vous êtes euh, bloqué ou je ne sais pas quoi, qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, et ben vous pourrez euh, faire un appel SOS via le satellite. Waouh Donc ça veut dire que tu tu peux être pipi vraiment... Pipi pipi pipi pipi. Non, ça c'est du mort, ça bruit, mais... Ah, <rire> ah j'adore, mais c'est fou. Donc on espère que ça arrivera en Belgique. Oui, ça va, ça va arriver. Donc là, ça arrive chez nos voisins français qui sont en train de mener ce score. Là, un euh... ouais, match, ouais. match euh, en direct match, direct. match en direct. 1-0 pour euh, la France. Donc euh, ça arrive en France. Ça devrait arriver, on suppose, aussi prochainement chez nous. Parfait. Espérons. Donc la silicone vanée... Euh, vanée, vanée la silicone <rire> nous est, nous est vraiment, vraiment vanée. Et ça va. Et, et, la silicone et, et. foirée, ouais. Faites gaffe, faites gaffe, je vais te distribuer des coups de combiné dans quelques instants. Ah. Ça va faire mal, hein. Parce que je vous rappelle le concept de l'interview combinée. On prend... Un vrai truc de chez Combini, le média, on regarde les réponses des intervenants sauf qu'on essaie de faire des questions plus rigolotes. Voilà, ah oula. Ouais, voilà. C'est qui l'invité euh, euh, J'ai oublié son nom, euh, maintenant c'est Ragnard le Breton. Ragnard le Breton. Ouais, il faut des claques de la gueule. Il fait quoi lui dans la vie Bah ouais, il faut des claques de <rire> <dans> la gueule. <rire> vraiment, c'est un humoriste, mais. Ah ok c'est un humoriste, il fout des claques ok. D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Tu peux aller pisser quand tu veux. Ouais, ouais, ah, non, non peut-être pas, parce que vous avez quand même loupé le marché de Noël qui arrive dans un instant. dès 20h, c'est Jadoule sur Kiev. Voici la section What If I Night Jean-Michel, Jean-Michel Oui Oh Qu'est-ce qu'il y a avant tout C'est pas maintenant, vous Oh Vous, c'est dans, dans un peu moins de 25 minutes de vous rester dans le coin Oui, mais je vais aller revoir un coup, alors ouais. Oh non, mais... La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah oui Jadoul, des 20h sur Gaïef. Ah ouais. ben bien sûr <rire> Quelle idée d'avoir installé un marché de Noël Juste à côté de notre ivrogne Jean-Michel Qu'on va retrouver d'ici quelques instants Pour son crypto troquet J'espère je, je, qu'il ne nous pas. entend pas hein. Mais, bon, De toute façon il le sait <rire> euh, Là je l'entends, ça y est, on a ouvert son micro On va retrouver euh, Claude qui est tous moissime Notre envoyé spécial en direct du marché de Noël Qu'on a installé devant le studio <rire> Caudit, c'est un saisonnier, oh, c'est un intermittent. Hein. Ah, on commence à connaître le personnage. On, on, on, on ne fait appel qu'à lui quand on n'a personne. <rire> Vraiment, ça c'est. Un peu comme pour moi. <rire> Et tu coûtes pas voilà, voilà. bon, <rire> non, bon. Euh, on, va, on va se connecter à Claude. Claude, vous êtes sur antenne. Euh, on peut se dire bonsoir Salut les poulets voilà. <rire> enfin, Il en forme. Euh, très, très en forme, Claude, non Oui, c'est normal. Je viens de faire la charmante rencontre de Véro. C'est ça, Véro, c'est bien ton prénom, hein, ma brave Oui, Véro, c'est moi. Bonsoir. Alors, madame, dis-moi ce que tu fais ici. Ben, je peux voir dans les lignes de vos mains et lire votre passé comme votre avenir, hein Ah ouais bon, avant de te montrer les lignes de mon cul, là, tu lis quoi dans mes paluches <rire> Alors, retirez votre gant et montrez-moi ça. Oh, mon pauvre Oh, oh c'est quoi ça Oh, c'est quoi ça Tu me veux du mal ici, je vais lui péter sa gueule N'a pas intérêt à faire le malin, sinon je vous demande de planter des aiguilles dans votre doudou, hein C'est pas, pas du vaudou ici. Je, je ne sais pas jeter des sorts, monsieur. Ah, vous n'êtes pas sorcière Vous ouais. n'êtes pas sorcière, vous non. Avec votre verru sur le bec, je pensais, moi. Non, je suis voyante. Je, je, je vous ai expliqué que je sais Et lire... Mais tu sais me dire si je vais trouver un vrai travail cette année Alors euh... Non, non, attendez. Claude, Claude, on vous paye pour ces interventions à l'antenne. Vous avez déjà donc un vrai métier. Vous êtes payé déjà Alors, je vois dans, dans, dans votre grande ligne ici un, un grand stress lié à une nouvelle aventure, euh, peut-être une reconversion professionnelle ou alors une nouvelle vie. Vous êtes marié ou en couple Je me suis marié à 16 ans, oui, mais ma femme s'est barrée avec le chauffagiste. Oui, oui. Mais oui, j'ai senti que vous n'aviez pas de chance avec les femmes. Oui, enfin, je ne suis pas chauffagiste, mais je sais faire monter la température, hein, poupée. Je sais bien oh. l'équiper pour casser la malédiction et m'occuper de la tuyauterie, <rire> hein. <rire> maman, maman, maman, je me suis dans le camp, me donnait de l'argent. Il m'a dit d'aller jouer plus loin, 5 minutes, mais le temps, il est coulé. Je revue dix euros. Mais Claude, Claude, vous avez payé le son gamin pour espérer draguer la, la, vo la voyante Ouais, attends, attends, elle s'est cassée, cette vieille sorcière. Hé, hey, reviens Attendez, oh. attendez Vous oubliez votre vin chaud, grand porc Hum, mmh, de vin chaud, ah. allez, recommence, Véro. <rire> bon, je pense que c'est cuit, hein. C'est dégueulasse. Non, mais c'est fou. Non, mais attendez, il s'est passé tellement <rire> de choses en quelques secondes. Euh, euh, bon, écoutez, vous savez quoi ah, euh, yeah, yeah, yeah, on, yeah, yeah. on va vous retrouver dans, quelques, dans une heure. Allez, on fait le point dans une heure, Claude, et entre-temps, euh, s'il vous plaît, euh, soyez sages. Comme une image, toujours, tu sais bien. Et ça, c'est pas pour ne pas avoir donné plus d'argent. Oh, ouais. On va faire chier à ce gamin là. La trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah oui Jadoule, dès 20h sur Kayev. Ah mais trappe, trappe La trappe, trappe. Oh, C'est fini, déconnectez-vous Les femmes qui dansent Non, oui, allez, c'est bon, on se retrouvera dans moins d'une heure, on s'y attache. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet Euh... Euh... Non, moi j'étais bon hein. Dans le texte j'étais bon Alors il me manque une feuille <rire> Et c'est normal Dans la trappe C'est le moment de les découvrir Dès 20h C'est Jadoul sur Kayef Faut que je vous raconte un truc Qui s'est passé ce matin euh, Ce matin j'étais à Paris Et j'avais prévu 40 millions de battements parce que, vous savez, il y a eu ces, ces quelques millimètres de neige qui sont tombés sur Bruxelles et sur Paris. Et je me suis dit, ça, dans les deux capitales, ça va foutre un merdier pas possible. Eh ben figurez-vous que je me suis mis le doigt dans l'œil. J'ai vraiment sous-estimé les transports franco-belges. En revanche, j'ai sous-estimé les voyageurs. Je pense qu'il y a un mec qui s'est dit, oh, non De la neige Et là, il est tombé par terre. Il est malaise, donc ça a fait euh, un retard de 20 minutes dans l'ROR. Et franchement, j'étais ravi. Ah là, vraiment, là, <rire> ça a plombé euh, complètement mon, mon organisation. Mais je l'avais anticipé pour la neige, mais Bien. pas pour le malaise. Ah, donc euh, franchement, euh, je m'en sors pas trop mal. Je suis plutôt content. Euh, donc, euh, grosse émission. Dans quelques instants, on va avoir le droit à Jarry dans notre certifié de la semaine. Un FaceTime avec comme invité... Une personne extraordinaire, mais je dis, je ne m'en dirai pas plus pour l'instant. Allez Non, allez, oh. je peux dire un truc, elle est égyptienne. Elle est égyptienne, voilà. une idée Antoine. Mmh. Peut-être une idée, mais je ne vais pas la dévoiler. Si, si, ah. vas-y, vas-y. Mmh. Chanteuse Oui, mmh. vas-y. Mmh. Ça commence par un dé. Voilà. Bon euh... <rire> Alors, euh, là on était censé faire quoi Oui, c'est ça, euh, faire un peu, on, doit, on danse un peu. Ouais, dans, allez, dans ça, passe, ça, hop, c'est parti, ouais, c'est ça pilote Ce soir c'est pilote Bref on se calme On va faire notre interview combiné Le principe est simple On prend une interview de Combini Le Média Très sérieux Et nous on essaye d'en faire un truc pas du tout sérieux Cette semaine, c'est Edgar le Breton. Alors, c'est qui C'est un humoriste, c'est ça Edgar. Ragnar, oui, c'est ça. Ragnar. Edgar, Geoffard, euh... Ragnar, oh, Voilà, Ragnar. <rire> j ai, j ai le dit... Breton. <rire> J'ai rien lu à mes deux choses, mon arrivé, mais comme un touriste... <rire> Bref, voici la première réponse de Ragnar. C'est un mec un peu à part, mais qui n'a pas forcément de mauvaises intentions. Jean-Marie Bigard, il est... C'est un mec un peu à part, mais qui n'a pas forcément de mauvaises intentions. D'accord. Jeffrey ah, ouais. Fred Hammer C'est un mec un peu à part, mais qui n'a pas forcément de mauvaises intentions. Moi, <rire> ouais, je dirais qu'il était sur le truc l'humour ah, noir. C'est drôle, ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est dans la trappée, tout est permis. <rire> euh, Antoine, euh, ton opinion sur lui là qui regarde pas Maroc-France ce soir C'est un mec un peu à part, mais qui n'a pas forcément de mauvaises intentions. Bon, euh, ouais, c'est vrai que nous on regarde. Ouais, c'est vrai que nous on regarde. Bravo, bravo, bravo. Deuxième question, tu ne l'as pas kick, c'est pas grave. Tiens, tu te prends ah. le petit coup de combiné. Ah bah ouais, mais c'est le principe du jeu. C'est euh... cruel. Tu sais m'expliquer comment tu dragues Je te fais une grosse bise. Tu ne pourras pas la sentir, mais je t'embrasse. Euh... Je t'embrasse, quoi. <rire> <rire> <rire> Attendez, j'ai quelques coups de fil. Qui a préparé ça dans la prod euh... Et Kix C'est moi. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. moi une tarte dans la gueule, homme. <rire> je pense qu'on va Tiens, faire quoi, ça. Quand je t'ai dit qu'il mettait ah. vraiment des claques, c'était pas ah, une blague ah. D'accord, d'accord, d'accord, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup d'affection pour les gens qui sont comme ça. Ouais, ah, bah, euh, je, peux, je peux pas comprendre. Tu prends une tarte dans la gueule 300 balle. Non, tu ne veux rien prendre. Oh, une idée, Antoine. Euh, Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit que tu dois euh, raser ta toison faciale Je te fais une grosse bise. Tu pourras pas la sentir, mais je t'embrasse. Euh je t'embrasse quoi la toison faciale j'avais jamais entendu ça existe vraiment ou c'est un synonyme que tu t'as casé oh, c'est un synonyme que j'ai ah, casé okay, okay. parce que moi je suis capable de dire oh tiens t'as une belle toison faciale <rire> j'ai réunion avec mon boss <rire> et ta toison faciale c'est vrai que j'aurais peut-être pu choisir un truc un peu plus travaillé 3ème ouais. <rire> euh, réponse quand on demande à Jadoul tu vas aller chercher où tes animateurs je vais les prendre au pays PMU souvent <rire> c'est tellement vrai c'est tellement vrai et en voici une autre de questions proposées par Naïva euh... C'est des cadeaux de Noël Je vais les prendre au PMU souvent C'est <rire> <rire> pas comique. Non mais si c'est vrai Parce que moi Durant des années J'ai eu un cadeau pourri C'était un jeu à gratter voilà, Mais on voilà C'est pour ça que ah j'ai pensé ah à oui, ça le, le fameux jeu à gratter Que oh tu non, gagnes jamais T'es tellement déçu Allez tiens Je t'ai offert un cadeau Juste pour que t'aies le somme de paires Même eux ça, Parce pas. que du coup Le père Noël Il nous offre un cadeau Et puis au final euh, Même lui Il a perdu son argent pour rien. Mmh. Voilà oui Tout le monde l'a perdu en fait, Tout le monde perd dans l'histoire Euh, 20h49 <rire> tu note <'autres rire> l'heure on va garder ce moment pour faire un jingle hein. <rire> merci bien alors en fait, Antoine euh... et ton humour tes blagues tu vas aller chercher où je vais les prendre au PMU souvent <rire> pas mal je pense que ça c'est la meilleure bon le, le coup de combiné le coup de combiné oui, il va que... pour Maëva, je suis désolé oui. oh pardon je, attendais. Mais je suis honnête comme toi c'est très bien d'ailleurs <rire> la dernière réponse de eh, euh, Rangard Reiner il faut beaucoup beaucoup travailler Ouais, ouais, je sais, je sais. Tu proposes quoi Alors, qu'est-ce que ça donne de monter pour la première fois dans la voiture d'Antoine on, on a fait des, des loopings à répétition, j'ai gerbé, j'ai été très très mal pendant des, des jours. Donc le mec te conduit, je te remercie comme ça, juste pour ça. Allez, hop, là, double coup de combiné. Euh, Maïva Comment elle s'est passée, ta d'une noce On a fait des, des loopings à répétition, j'ai gerbé, j'ai été très très mal pendant des, des jours. C'est violent Ah ouais Ah ouais Ça va être très chouette en tout cas. <rire> C'est célibataire ou pas euh, Oui. Bon, bah depuis ce jour, euh, oui. <rire> depuis, depuis, depuis ce jour. <rire> euh, et on finit avec toi Antoine. C'est à peu près dans la même veine que, que Kix. T'en as pensé quoi de ce petit trip Under Lake TV en bagnole la à la 7h30 Ça fait des des loopings à répétition j'ai gerbé j'ai été très très mal pendant des, des jours ah tu sais quoi j'aime bien parce que Kix l'a défoncé mais toi tu as eu l'autodérision je trouve ouais. ça quand même vachement ça, sympa ça prouve quand même que c'était vrai <rire> et ça c'était peut-être la vanne de trop allez hop. dès 20h c'est Jadoule sur KIF juste après on fera notre ok boomer on va parler d'un truc sérieux de minutes c'est faut-il laisser charger son téléphone toute la nuit y a-t-il des risques ou pas on en parle Voici Med, c'est un Belge Et il n'est pas au club, il est sur KIF <rire> On parlait au rentable un petit peu de, de la conduite d'Antoine euh, Finalement on a peut-être dit un peu des conneries On va rétablir un peu la vérité dans cette oui, émission Parce que euh, franchement je trouve ça pas sympa ce qu'on a dit La trappe de 20h à 22h Avec Jadoule. <rire> sur KIF Bah parce qu'en plus il vient de me casser la gueule Alors, ouais. Ouais, tu Ça en fait, crois, il fallait pas le dire violent, pas le dire Et franchement s'il y a bien un mec qui est pas violent c'est moi hein. Moi je suis tellement gentil et franchement euh... Tiens Tiens toi tu vas te calmer ah, je toi <rire> Et, et d'ailleurs euh, ouais, ouais ouais non Tu te Euh bref sors merci euh, On va euh, donc parler juste d'Antoine Il conduit très bien Et même très bien que, bon, bah, que Madame Madame Mais oui, mais Madame qui euh, en général n'aime pas trop quand euh, elle ne conduit pas, quand, euh, quand elle est euh, passagère d'un véhicule. Mais à chaque fois quand euh, on sort de la voiture, elle me dit ⁇ Ah J'ai euh, oui. la nausée. <rire> ⁇ mais, mais non, justement, tout non, le contraire non, <rire> non, elle sort de la voiture, et elle est là, elle fait ⁇ Ah c'était sympa <rire> Ça va pas prendre l'embrasse, bon. bien sûr. Ça va beaucoup mieux. Tiens, <rire> précisé qu'elle écoute en ce moment. Ah, euh, bah on lui fait des, des bisous. Sont, on euh, on l'embrasse, bien avec sûr. Avec un bisous. sachet plastique. <rire> C'est ça. Non, mais elle sort de la voiture, euh, de l'extérieur, ça va. C'est juste que son ventre... <rire> elle sort de la voiture, ça va, mais laissez-le, j'ai son taché. Oh non. C'est pas gentil, ça. Je pense que ça, c'était le petit coup de trop. C'était le en petit coup, coup de trop, quoi. C'est ça. Donc là, tu prends ton feutre et... Hop, tu bars. <rire> bon, euh, on va parler quand même de notre séquence OK boomer L'air de rien, on doit faire des séquences sérieuses parce qu'on est tenu de faire ça par la direction Donc, euh, en gros, euh, on va vous parler d'une actu connectée. Est-ce que débrancher son chargeur de la prise permet vraiment d'économiser Maëva, une ah. idée. Ah. Bah je pense, enfin je sais pas, ouais, je crois, mais, mais je ne le fais pas, à mon dieu. Est-ce que tu penses qu'il consomme juste le fait d'être branché sans être branché à ton téléphone Ah oui, ça, ça oui, enfin je, je crois. Tu es d'accord, Antoine Oui. Ouais, oui, c'est tout. Ouais, oui, c'est la bible. Tu mens ça. Mais du coup, je dis oui, hein. Le <rire> aussi il sort. Allez, merci. Non, mais là on va, on va rester entre genre un culte en gros, la séquence OK boomer, c'est pour euh, remettre tout le monde à jour et essayer qu'on ait les mêmes bases. On a pas les mêmes bases. On a pas les, a pas les mêmes Laisser son téléphone charger toute la nuit est-ce une bonne ou une mauvaise idée alors Il faut savoir que les chercheurs actuels euh, disposent d'une enquête qui explique que les dispositifs qui arrêtent les chargements une fois que la batterie est à 100% fonctionnent, c'est-à-dire que dès que la batterie perd 1%, le chargement se remet en route. C'est okay. un peu le problème, ça veut dire que tu atteins ton niveau de charge, le chargeur, il est malin, il dit j'arrête de pomper du courant, j'arrête de faire consommer de l'électricité. Sauf qu'entre-temps, ton téléphone, naturellement, il se vide. Okay. Mais dès qu'il repère 1% et qu'il est à 99%, Paf, il reprend un petit coup. Et voilà, et ça c'est le problème. Donc on est d'accord, le laisser brancher en continu et à long terme, ça endommage la batterie de votre appareil. Et donc ce n'est pas conseillé. Attention, la consommation d'un chargeur qui n'alimente aucun appareil dépendra aussi de son ancienneté. Parce que les vieux bazars Nokia, je ne sais pas... Ouais là, c'est encore pire. Putain, vieux les... chargeur pire c'est. Là, les, les normes, elles n'étaient pas les mêmes, à mon avis. <rire> ça dépendra. Et euh, les chargeurs récents sont par contre plus intelligents et consomment une énergie qui est proche de zéro quand ils ne sont pas reliés à un téléphone. Donc ça, coûte, ça coûtera environ 1 euro sur l'année. Ça voilà, va, si on le soit... laisse ouais. Donc en gros, les nouveaux chargeurs maintenant ont un procédé qui fait que ça se coupe et donc tu es censé un peu... Euh, c'est ça, ils sont, oui, ils sont malins, moins, quoi. Enfin, ils sont intelligents. C'est-à-dire voilà. okay. que c'est des, des chargeurs... Euh équipé d'une certaine intelligence qui permet de, de, de, de régler votre consommation électrique. Et aussi, en, en général, ce qu'on qu dit de, de plus en plus, c'est que ce n'est pas une bonne idée non plus de charger tout le temps ces appareils jusqu'à ouais. 100%. Il faut plutôt essayer de les garder entre 40 et 80% pour prolonger au maximum la, la vie de, de la batterie. Et c'est pour ça que, notamment, alors bon, encore une fois, on va revenir sur euh, nos amis de chez Apple, parce mm -hmm. que je sais que sur l'iPhone, ça existe. Mais si on laisse brancher son iPhone toute la nuit, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'iPhone va charger jusqu'à 80% pendant une... la grosse partie de la nuit. La et puis fameuse en... charge optimisée. La charge optimisée, voilà. totalement. Ça la charge optimisée. Et en fait, il va apprendre de vos habitudes. Et si, par exemple, il sait au bout de 2, 3, 4, 5 jours de la première utilisation de l'iPhone que bah, vous vous levez tous les jours vers 6h30, 7h, et bah, il va automatiquement calculer de « Ah, je dois me mettre maintenant en charge pour okay. regagner les 20 derniers pourcents et pour arriver à 100% au moment où vous serez euh, en train de bailler pour vous réveiller c'est sympa ouais. la richesse oh, Mais c'est super fort oui mais oui, mais, oui mais, mais toi tu Mais et du coup j'espère que mon réparateur d'ordinateur ne euh, m'écoute pas mais moi je le laisse H24 en charge et c'est peut-être à cause de ça euh... c'est pas une bonne idée non voilà ah ouais, non mais c'est le problème moi j'ai un vieux Mac que j'ai recyclé en... en Apple TV <rire> en gros je le laisse brancher toute l'année sur un port HDMI sur un secteur juste pour mettre Netflix sur ma télé qui n'est pas smart alors je sais pas si c'est smart de foutre un ordi derrière <rire> je pense que même pour euh, des économies d'énergie ou quoi t'as vraiment beaucoup plus intérêt à acheter une Apple TV que, ou que un, un Chromecast aussi ou un Chromecast mais oui, ou... Mais voilà, même ça coûte euh, 20 euh, euros sur Amazon enfin je crois qu'elle me juge là. Ouais. <rire> <peu>. euh, ok <rire> d'accord bah c'est très bien ouais. ça va j'ai le droit d'être ignorant <rire> non ouais allez et, là, et idée cadeau de Noël je me prends pour moi ma... un cadeau bah idée cadeau de Noël pour Jadoul ah oui le temps Ça coûte combien un Chromecast euh, On trouve les derniers modèles Oui ils sont entre 30 et 60 euros En fonction de si tu veux la version HD ou la prochaine. version 4K Entre 30 et 60 euros Donc si chacun met ce soir 10 euros <rire> Vous m'offrez un Chromecast Merci à tous L'actu connecté Et les dernières tendances Sont dans la trappe Un Chromecaston pour Jadul. <rire> Un chromecast euh, Allez-y. <rire> le numéro de compte pour me verser de l'argent, c'est le b e 07 29 Merci madame, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on saute le FaceTime Est-ce qu'il est intéressant ton FaceTime Non, pas du tout. Non Bon bah non, on je le rigole. Allez, ouais, je rigole. Allez, on le fait alors. L'actu connecté. Et les dernières tendances sont dans la trappe. Oh là là, vous n'allez pas être déçus du voyage, il est l'heure de faire notre FaceTime. Et, bien, et il ne nous a pas lâché le nom de l'invité. Euh. Non. On Quand... sait juste qu'elle est égyptienne. Voilà, j'avais donné des indices, d'ailleurs s'il faut je peux continuer, elle a chanté avec Charles Aznavour. Non, non, non, non, non, non, non, non Donc elle a chanté avec Charles Aznavour, voilà, et elle est égyptienne. Égyptienne. Et la première lettre de son nom, c'est D. Voilà, mais son vrai nom, son vrai nom officiel, attends, attends. Maëva, t'as une idée Non mais c'est une idée, euh... c'est mieux de donner son <rire> vrai nom personnel. Vas-y, donne son vrai nom. Son vrai nom, c'est euh, Yolanda Cristina Gigliolti. Voilà, ah t'es con, ça sert à rien. Ah oui, c'est plus, je, pense, je pensais avoir montré la semaine dernière que je ne me connaissais pas en vrai nom d'Estard. Donc... Ah voilà, mais parce que là, <rire> là, suis... là, pour le coup, c'est son nom de scène maintenant. <rire> Moi, je n'ai pas trouvé. Est-ce que je euh, peux donner la réponse, euh, Antoine Je peux ouais, donner la réponse c'est Dalida. Bonne exactement. tu de la Poitou Charente Et tu gagnes un super cadeau wow, C'est oh, oh, vraiment trop C'est parti, ah, c'est parti, c'est parti, parti Alors Dalida, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie à part bah. chanter avec Charles Navour Oh bah elle a fait plein de choses, tu sais, mais je vais pas les dire aujourd'hui. François, Michel Sardou. Et... Voilà exactement. Enfin voilà. Ah, voilà, voilà. Donc elle s'appelle. Yolanda. Yolanda Christina Gigliotti. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Je, je, je suis pas italien, je ne vais pas le dire. Gigliotti. En plus si il... Ah ouais. Enfin bref. <rire> de... Donc on se connecte avec euh, voilà, FaceTime avec nous. Voilà, donc c'est chez paradis. elle que j'étais invité en ce moment pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ta table est prête. Franchement, Dalida, classe la déco, ouais, vraiment. Je sais. Ouais bah toute cette préparation, ça, ça date de quand D'hier Ah je suis bluffé, vraiment, c'est magnifique. Il ah, il y a un truc qui a été Tu as encore perdu tes feuilles non c'est mille bougies venaient après merci à tous <rire> ah mais non je suis bluffé c'est magnifique pardon même les bougies et tout <rire> suis... attendez je viens de comprendre ce qui s'est passé il y a eu énorme ces jours. en il fait il y a, il a un a... saut de page il, il a un problème avec les pages et donc dès qu'il faut tourner la page pour continuer son texte pour lui c'était fini et voilà à dire qu'il s'est arrêté moi il me fait un signe donc moi je lance le son et en fait c'était pas du tout le moment de lancer le son c'était juste qu'il devait tourner sa page pour continuer sa page Donc donc pas grave. Monsieur, je découvre le texte en direct Monsieur vous. du podcast Est-ce que là, attends on va te faire un clap <rire> tu, Merci. Coupes, tu coupes et on va faire comme si ça ne s'était pas passé C'est ça le direct 21h05 euh, euh, donc. Yeah. Ah, Je suis bléfé, vraiment c'est magnifique euh, Même les bougies et tout ça Ça rend vraiment bien, c'est chaleureux T'en as combien à peu près ah, Histoire de ne pas venir les mains vides Je t'offre quand même des petits cadeaux Ce sont des boules de Noël et des décors que j'ai ramenés de, de Colmar. Oui, j'ai été la semaine passée. Euh, je peux te les déposer où Dans les grands sapins. D'accord, parfait, voilà, c'est fait. Et euh, j'ai aussi euh, la pièce à offrir à ta nièce. Les sous euh, Oui, les sous, oui. Euh, je, je les mets où euh, pour que tu lui donnes Dans la main. Mais euh, pas les piquer parce que toi, hein, toi je te connais, euh, tu as déjà fait le coup hein, il y a trois ans, tu lui avais piqué ses sous. Donc euh, j'hésite un peu. Joyeux Noël Oui, c'est ça, oui, Joyeux Noël, oui, c'est ça. Non mais euh, je suis sérieux, hein. on t'a vu faire, euh, on, on t'a vu hein, Attends, faire les enveloppes la, là, aller dans l'épisode. Attends, il la page, ça l'a perdue. Voilà, <rire> vraiment, hein, sous le Joyeux, joyeux Noël. Voilà, non mais euh, je suis sérieux, hein, vraiment. On t'a vu faire les enveloppes là, euh, des petits, euh, tout à l'heure. Et le vieux monsieur. Et le vieux monsieur, lequel Avec sa canne. Quoi, Philibert Qui s'en va sifflant soufflant. Oui, c'est ça, ouais, c'est Filibert. Non, non, mais pas croyable. Je comprends maintenant pourquoi les enfants n'ont jamais rien, n'ont jamais beaucoup de cadeaux en fin de soirée. Euh, au moins, si tu pouvais te rattraper en nous chantant une petite musique euh, d'Alida, ce serait vraiment déjà un petit truc de positif. Il s'en va sifflant, soufflant. Oh, oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Tu n'avais pas encore un petit truc à dire Et Bonne année, bec. Bravo, bravo, bon anniversaire. Euh, tu sais pourquoi Parce que demain, c'est un jour particulier. Qu'est-ce qui se passe demain Qu'est-ce qu'il se passe demain Oh, il m'a piégé. Eh oui, je t'ai piégé. C'est-à-dire que demain, c'est l'anniversaire de Jadoul et j'ai prévu un petit truc. C'est vrai D'ailleurs, je vais, je vais enfin, continuer à combler le temps que j'aille le chercher parce que c'est pas à côté. C'est vrai, j'ai une surprise. Ah oui. Oh mais c'est fou. Toute cette séquence merdique pour en arriver à un moment Oh, il y a un cadeau. Non, non, non, attends, je vous le Il y a un cadeau, mais quel homme Oh là là. Un cadeau qui commence par un G hein, bon, euh... Ah, un gâteau <rire> Oui Oh, j'ai un gâteau Oh, je me suis fait oui, avoir dans ma propre émission <rire> C'est génial Déjà, faut il faut qu'il arrive oui, à ouvrir voilà. le, le Le nœud est bien bien à en, en fait, c'était un peu à enlever le nœud C'est une galère C'est ça Voilà Tout ça sur Patrick Sébastien Non, où là la, la boîte est bien molle J'espère que le gâteau ressemble encore à quelque chose Oh, c'est fou Voilà C'est fou Et ouais. t'as bien fait de paramener des bougies La sécu nous aurait péter les dents, mais... Ça coule un peu trop gâteau il coule. il coule Arrête on va recevoir ah. des feuilles Attends vas -y, vas -y, monte, vas-y vas-y monte Ouvre-le juste au moins pour, pour qu'on qu qu voit l'intel Il a pas préparé l'ouverture du truc. L'équipe pourra en manger En fait le gâteau est scellé actuellement, non. Non. il est en train d'enlever le premier cadenas. En fait c'est la boîte. Ça, ça n'arrête pas de couler et on vous mettra on vous mettra toutes les images sur l'instagram euh, jajadoul venez vous abonner à mon compte on va vous mettre les stories J'arrive pas à l'ouvrir on a défoncé la boîte non mais voilà non mais alors euh, on vous décrit à la radio c'est un gâteau euh, aux fruits qui sent et qui coule on est plein sur les sapin Oh, ah, voilà. Merci beaucoup. <rire> C'est un début de quelque chose. <rire> et euh, tu en passeras pour toute l'équipe. Là, il y en a pour tout le monde. Et franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup, euh, Kix. Avec plaisir. <rire> Je mets ça où À la poubelle. <rire> et même pas pouvoir profiter de son gâteau. Eh bien, merci. Là. On va déguster ça en euh, antenne. Ah c'est canon, c'est canon. Il a plus rien dans cette euh, séquence, euh, Kicks, parce qu'il ah, y a quand si. quand même des surprises. Ah si, Dalida, on fait encore un petit mot. Ah Dalida Bonne année grand-mère. Merci, on ne pouvait pas me dire ça bon <rire> cette bon. Pas besoin. Euh, mais c'est <rire> bien, euh, non, mais, non, mais, et, et il se connecte avec les, les, les morts aussi, il est marrant, on lui fait... J'ai ouais, <rire> plein de gâteaux <rire> sur <rire> Ah c'est fou Même le bras et tout hein, Ah ouais mais t'es bien arrangé là voilà. wow. Si je suis pas viré d'ici ce soir euh... non, On va vous mettre les stories aussi sur KIF Radio euh, on va, bon, Enfin si, si, si une community manager se réveille avant minuit Et alors j'ai pensé aux bougies mais je me suis dit Bon euh, déjà, euh, bah, heureusement j'en ai pas pris Parce que vu comment ça fond, ça plus les alors, bougies Vu comment ouais, ça a coulé Je pense que la bougie ça aurait fait une île flottante Mais euh, en tout cas, non, merci beaucoup Et euh, il, il régale hein. Ouais, Franchement Moi je dis juste une chose, euh, mais la barre très haute pour vous les gars <rire> Toi qui est orthophoniste tu ne les as jamais vus dans ton cabinet C'est le temps de la, de la fesse euh, la time fesse Non je voulais juste faire une blague ça n'a pas fonctionné Et bon, c'est normal dans la trappe c'est le moment de les découvrir Dès 20h c'est Jadoule sur Kaïef Bon bah plus de gâteau <rire> On va manger ce gâteau on vous dit juste après Aurélien si c'était bon <laughs> Merry Christmas C'est la trappe Ce soir c'est Jadol qui pilote c'est Jadol qui pilote C'est un kiff ce jingle <laughs> Des Et ouais, je vous ai pas raconté ça. C'est la prod qui m'avait fait un petit cadeau d'anniversaire un peu à l'avance. Euh, il faut savoir qu'on on utilise souvent les jingles d'un monsieur qui a, qui a été vraiment une révolution dans l'univers des jingles, que ce soit forain ou radio, il y a très très très, très longtemps. Ça donnait ça. Attention, attention Dans quelques instants, le spectacle va commencer. C'est pas la voix du gars de la fête forêt, moi je sais pas quoi. Si, si, c'est okay. lui qui fait aussi. Prenez vos places. Ok, hey, oui. il fait tout, il fait tout. Grosse bise à toutes et à tous sur le bout du nez. Voilà, parfait. <rire> et donc, c'est ce monsieur-là qui m'a fait ce jingle. Ce soir, c'est Jadol qui pilote. Et je trouve ça canon. Euh, voilà, le monsieur s'appelle Yannick Chevalier. Euh, bref bon. <rire> C'est une toi. envie ce... très bien. Je n'aurais pas dit Antoine, peux-tu nous résumer un peu ce qu'est mmh. Radio Famignoul Oh, ben Radio Famignoul euh, Comment dire C'est une radio qui a du punch ouais, ouais. Une radio comme on les aime Une radio euh, locale, Amateur. faite euh, avec amour surtout Avec ça. deux oh. vieux personnages On avait choqué la semaine dernière Maeva avec ça Il <rire> nous a regardé comme ah oui, deux extraterrestres juste... <rire> En mode, les gars Attendez, euh, les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc euh... <rire> Les deux, là, ils font de la radio Il y a vraiment ouais. des radios qui existent comme ça Et eh ben oui De toute façon, euh... elle a bien dit, on commence avec des cons. Bon, bah. <rire> c'est vrai que la Sous-Denis, elle va traiter de cons. Euh, mais... <rire> c'est vrai qu'en en fait, le concept de, de, des radios locales, c'est de ne pas se prendre la tête, de faire des blancs. <rire> attends, il faut, faire, attends refaire, il faut faire le... Non, non, pas non, si on non, non, non si on les micros ne vont 100%. jamais prendre. Attends, ah, oui. euh, il suffit que je m'éloigne de 2 cm du micro Ah oui, c'est ah, fini. C'est une imitation de quelqu'un qui se grattait. C'est voilà. ça. Et aussi, il faut prendre des musiques improbables. La, la, la, la, la, la. Et nous allons aussi avoir le souper Boudin Compote qui sera offert <rire> par Josiane Josiane du souper Boudin Compote. Le boudin, le boudin. Et n'oubliez pas que le grand bingo est organisé pour tenter de gagner un <rire> téléviseur couleur et ça se gagne wow toute cette semaine dans notre grande et belle guinguette. Attention, nous allons composer le numéro de Vendée Gagnant. 02315 1015. Ça compose... Mais bonjour. Oui bonjour, euh, c'est Radio Falminio là l'appareil Ah oh, oui oui, j'ai participé, j'ai gagné C'est vrai, vous gagnez votre poids en poireaux Ouais <rire> Et Félicitations Je fais 300 kilos Ouais <rire> Et nous allons passer notre deuxième coup de téléphone Attention, nous allons euh, appeler du côté de Vervier Ça sonne Ah, je crois Alors, que ça décroche. Bon Bonjour, bonsoir. monsieur. Ouais. À l'approche des fêtes, vous êtes un auditeur de Radio de Mignoule. Euh, pas du tout, non. Ah ben, c'est bien, vous gagnez quand même. Euh, ouais. Non, ça m'intéresse pas, monsieur. Ça, non. Non, non, non, ça m'intéresse pas je suis content de savoir que vous êtes heureux de remporter un grand lot Au revoir <rire> Non, non mais, Alors on rigole, là c'est de l'impro totale Mais ça se fait tous les jours comme ça Sur quelques petites radios locales en Belgique Et franchement, on trouve ça adorable, fabuleux Et on a envie de donner de l'antenne à ce genre de moment Ici, dans la vrai. trappe Avec vous jusqu'à 22h en direct Pour faire plein de belles choses, le Blind sera là aussi voilà. alors, Un Blind spécial cette semaine Ce n'était jamais arrivé C'est la première fois qu'on fait une spéciale du Blanklet Et là je pense que vous avez parce on, qu on, est ronde, quatre. on a tous les 4 des chances de, de, de briller dans ce Blanklet oh. Parce que euh, c'est un peu l'école des fans là. Vous allez voir ça va être très gentil ah, Mais merci. on va bien se marrer Et c'est le plus important On fera un tour aussi du côté du marché de Noël Maëlle Oui oui oui oh, Il est beau là, attention de... il, y il y a plein de décos de C'est fou, mais c'est d'une folie Aujourd'hui on est tellement heureux de vous retrouver J'espère que ça va bien, aussi du côté de la radio Vous nous retrouvez en podcast, hein. si vous loupez quelque chose Vous avez envie de se dire, mais ils sont comme ça toutes les semaines Oui, eh bah, oui. on est comme ça toutes les Et semaines oui. Et on se Et... soigne Oh non, enfin, ça, ça se saurait si on se soignait euh... C'est pas faux euh, On fait quoi Kix maintenant, on avait dit quoi Euh, je bah, suis largué Tu euh... es largué toi aussi Bah ça tombe bien moi aussi <rire> mais, ça, mais, mais qui, qui êtes-vous monsieur euh... Qui êtes-vous êtes dans qui, le mal Qu'en je... suis-je enfin, euh... Qu'est-ce qui se passe aussi bon, euh... Je crois qu'on devait faire euh, le... le son là. Tu vas rire il me manque de nouveau une feuille hein. Putain mec, <rire> Le mec quoi Attends vas-y retourne dans la trappe toi. Hop là c'est réglé euh, je... Ah oui on va vous parler mais... de Jarry Mais on va le faire oui. dans un instant Puisque visiblement personne n'a les sons Les oui, Falminiul arrive fait. juste après Les Falminiul arrivent juste après Voilà ça c'est vendu Ça c'est du teasing Le 20h22, c'est avec Janoule. Dans la trappe sur quel. J'espère Maïva que t'es pas fan de Madonna. Euh. Non, pas fan, non, non. non. Parce qu'elle fait peur et on va prendre des nouvelles d'elle dans quelques instants. Eh eh bah là voilà justement qui chante. <rire> mais, mais une culotte au moins Merde va plus te brosser les dents. Hein. Voici du belge avec Stromae maintenant. Juste après, on fera un tour chez Jari Montez et le pas, son Et pas dedans Jari euh, <rire> à faire un suivre Je suis pas tout seul à être eh, tout seul Vous m'en avez tous parlé Durant toute la semaine qui vient de s'écouler On avait fait un petit remix euh, Vous vous souvenez de Claude François oh oui, oh, magique, ça. Avec PLK C'était un truc, franchement, on en a parlé tout le temps Parce que les a gens a pensaient capé. que c'était un vrai son On avait Énorme. sorti sur les plateformes oui. Alors que vrai. pas du tout J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir Uniquement votre cas, pas de vadois, ouais fils de putain, parle pas de moi si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts, c'est pour vous scapper. On va tout casser à mort une heure, faut que vous. Pour rien, je demanderais bien au buzz voir si un jour on peut le diffuser en entier. Les 3 minutes de son comme ça, bah, tu ne ris pas tu le demandes. Ouais c'est vrai, Alors, envoie directement, envoie l'extrait et demande direct intégrateur, si Jadoul sur Cayef Bon alors, on va faire notre certificat est temps hein, parce que depuis le temps qu'on l'attendait, il faut il un moment passer cette séquence. On va parler de Jarry, alors qui est Jarry Un humoriste français. Voilà. J'aime beaucoup, enfin que j'apprécie beaucoup avec un humour qu'on appelle de niche, de euh, niche, ce qui signifie Antoine le nichoir. Ah oh, ben que ça touche une certaine catégorie de la population principalement. C'est Et là en l'occurrence, la catégorie des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 Et c'est parfois compliqué de s'en sortir bah, Là, vous allez me dire ce que vous en pensez Moi, moi ça m'a fait marrer euh, Cette vidéo, c'est Jarry et son fils dans la voiture Papa Quoi Est-ce que quand je serai grand, je t'ai ressemblé Bah oui, mon cœur, tu vas me ressembler Ça me saoule, je vais pas avoir d'amoureuse <rire> ça me saoule c'est drôle c'est énorme alors je sais pas s'ils lui ont soufflé euh, la petite réplique mais franchement c'est drôle Moi ça me fait mourir de rire c'est trop mignon les enfants sont formidables non il le fait attention le fait mieux? Antoine le fait mieux attention ah. De, de Les enfants sont formidables <rire> Non non excusez nous On t'a réveillé Alors, Non mais j'ai pas compris le on va, on va juste le réveiller Attention Voilà ouais. Ça va Oui ça va Donc les, les enfants sont formidables Les enfants sont formidables Ah voilà Là on s'approche <rire> plus de Pierre Perret euh... oui, ouais, C'est ça C'est pas Pierre Perret Non c'est Paul Darif <rire> C'est qui qui présentait déjà ça euh, Je Martin, sais peut-être les... Jacques, Jacques Martin Ah oui Jacques Martin Oui moi je suis sur Pierre Perret Non Pierre Perret c'est ouais. le CISIS ah, ouais. C'est peut-être un peu plus haut pour les gosses. Ça Francky pas... <rire> Comme Francky Vinson. Voilà. Comme Francky Vinson. Cette émission est décousue là, ouais. de minute en minute. Mais qu'est-ce qui se passe ah, bah, Il se passe que dans un instant, on va se connecter au marché de Noël. Il y a encore plein de choses. Jean-Michel, oh, oh, il... on ne l'a jamais retrouvé aussi tard, Jean-Michel. Je pense qu'on qu va le retrouver dans un état. Et on est au courant de certaines informations. Ah, là, là, là, là, là. Bon, euh, vous savez quoi Comme on est assez nombreux dans la trappe ce soir, je vous propose qu'Antoine et Maëva, vous le tenez, Jean-Michel. Comme ça, il ah, reste vous de vous. Pour ce de... qu'il faudra, oui. Euh, euh, voilà. Moi, je ne touche pas Jean-Michel, C'est vrai, <rire> t'as bien raison toi. On peut choper toutes les maladies. <rire> Mais c'est vrai parce que dans un restaurant, il a toute la carte sur lui. Ouais, le gars euh, c'est la peste. Euh, c'est fabuleux. Et bonne à peste. 20h, 22 ah euh... c'est la trappe sur Gaïef. On va passer la table. Radio Femminoune dans un instant. On va se connecter à Jean-Michel. Notre marché de Noël arrive. Vous êtes enrhumé, vous subissez votre rhume là. C'est pas grave, on va parler strepsil. Ça se passe dans un instant. <rire> Qu'est-ce qu'il attend Il <rire> faut qu'on vous raconte les hors J'étais là en train de dire qu'est-ce qu'on qu qu va mettre comme jingle J'entends toujours les mêmes. Alors euh, on a 200 <rire> jingles, on est l'émission qui a le plus de jingles dans toute l'histoire de l'antenne de cette radio. Ouais. Et je suis là, alors euh, non je peux plus les entendre les jingles. Et lui il dit. <rire> Moi j'ai même plus envie de faire de radio. Euh... Bravo, bravo et elle, ouais, tu sais quoi tiens hop là, toi tu sors, c'est fini. Bah laisse-nous entre professionnels. Luss, urban non-stop, c'est bien. Yeah. Les délires de trappe en plus, c'est mieux. Oh oui wow. Des 20 heures C'est jadou le sur Mais brûler ce jingle aussi. <rire> <rire> c'est pas vrai. Ils sont de pire en pire, non mais c'est fou. Bon, euh. Eux aussi sont de pire en pire. Oui. Il s'appelle René et Guy. Oh là là, c'est la fine équipe de Radio Falminyol. Vous le savez, le prix de l'électricité est plus que jamais élevé, c'est très compliqué pour tous les métiers, les boulangers, les, les serruriers les électriciens, les... <rire> les électriciens eux ils ne consomment pas beaucoup d'électricité. Eux ils mettent pas. Non mais c'est aussi leur métier en soi. Donc... toi tu retombes dans la trappe. Merci. <rire> Dès, dès que tu as une phrase intéressante, vas-y, pas, tu nous appelles. D'accord ouais, Merci. Non, on va rejoindre Guy et René qui sont en direct de Radio Falminul. On leur prête un petit peu, allez, quoi, trois minutes d'antenne, mais c'est vraiment juste pour le plaisir de les retrouver et surtout pouvoir diffuser leur savoir-faire radiophonique.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 Bonjour chers auditeurs de la 97.8. Bonjour chers internautes, vous êtes à l'écoute du Family Felminioul. Guy de son nom de famille, ball. <rire> Guy C'est drôle ça, c'est drôle. Hein? <rire> On se barre ici. <rire> <hein>? <rire> Guy de son nom de famille, Bolle. Métalasono pour la technique. Bonjour chers auditeurs. René est au repérage des disques, aux dédicaces et à l'animation. Guy As-tu la cassette de notre reportage, euh, celui qu'on a enregistré ce matin Voilà, ah, ça doit être ça. Tu veux rencontrer les filles chaudes de ta région Tu veux un massage érotique Oh ah non, c'est pas ça, c'est pas, taille pas taille. ça, c'est pas la bonne. Ah, attendez, ah, je t'ai coupé. Guy, la cassette du reportage de ce matin. Eh oui, c'était celle-là. Ben ah, alors t'as enregistré dessus. Ah, mais enfin, c'était sur la phase B, pas la phase A. Ah merde Retour, non. Eh ben, attends, mais, mais c'est pas possible. Voilà. Oui, bonjour monsieur. Euh, euh, vous êtes à la session service pour prendre de, de l'essence, vous faites le plein. oui, ouais. ouais, ouais. ouais. Et hey, qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, euh, je suis artisan. Ah, oh, c'est bien ça, nous aussi l'artisan dans la radio. Vous écoutez de temps en temps Radio Falminioul, 7.8, en fréquence modulée Qui Radio Falminoul. On ne connaît pas. Oh, c'est dommage, c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans votre artisanat, monsieur ah, Je fais de la poterie, je fais de la peinture, je fais un peu de tout, quoi. Ah oui, donc dans le domaine de la comptabilité, c'est <coughs> pas mal. C'est ça, ouais. Oh, vous toussez, vous avez un rapport peut-être avec des maladies dans votre métier ben, On ne se pas tout le temps les mains. Bon, ah, voilà. peut-être alors un rapport aquatique, j'ai entendu le mot laver. Aquatique, j'aime trop la piscine, moi. Non, ah, René, oui. ça ne te dit pas, René, faire la piscine. Non, ben j'ai pas mes brassards. Arrête. Alors, monsieur, ne partez pas, j'ai pas fini. Oui, mais bon, euh, vous parlez autre chose, j'ai autre chose à faire, moi non, aussi. Non, non, c'est euh... une interview très sérieuse, donc je voulais savoir euh, justement combien de longueurs vous faites à la piscine. <rire> Ça dépend, parfois j'en fais 3, parfois j'en fais 4, parfois j'en fais 5, parfois ça va jusqu'à 10, parfois jusqu'à 20, ça dépend quoi. Ah, vous êtes un grand sportif donc. Ah, je suis fan Attends, de la Attends, j'ai pas compris, j'ai mon sonnette M qui a bippé. Et puis, j'ai l'étaléché à la salle des élènes. Ah, c'est marrant, j'ai senti une goutte couler dans l'oreille. Je crois que je deviens un continent des oreilles. Non, c'est une goutte de sang, Guy. Ah ouais. Ah oui, j'en ai plein sur les doigts. Ouais. Attends, bah on va finir avec monsieur alors, parce qu'on a un reportage quand même oui, dépêchez-vous, j'ai quand même mes gosses à aller chercher... Euh, oui, bon, oui, bon, oui, va être content, oui. Hein, ça va Nous aussi on est pressés, Oui, surtout moi Nous on fait de la radio, monsieur Et moi j'ai une gastro là, alors oui. crouille-toi On peut le suivre à la trace, mon acolyte mon... Ah, il faut se dépêcher maintenant, euh, Vous allez vous calmer, euh, Ah Oh non, non, non Je je suis pas venu ici pour me faire euh, engueuler, déjà Oh mon grand Je voulais juste faire mon plein. Je ah Prends la voiture et je m'en vais. Ouais d'accord. Allez viens, Guillaume, rentre à la maison. ça c'est pas cool. C'est quand même un idiot ce mec. Hein. On peut pas interviewer quelqu'un d'autre là. Non. Tu coupes un peu le magnétophone. Si tu veux que je coupe Ouais on aura plus de bande si... Tu crois elle... Ouais, bah, euh, on n'a pas fait de montage là, sur la cassette, encore. non Ah bah, et, il fallait un peu dégrossir, parce que là, on a diffusé un peu les oranges. Ah, tu m'as pas demandé, tu m'as dit juste prends la cassette et mets-la oui. C'est pas de ma faute, hein, si on fait ça comme des guignols oh. <rire> Pourquoi tu rigoles, encore c'est ouais, ça, vas-y, vas-y, Faneuf, vas Artus, vas-y, vas-y Non, je rigolais, je rigolais parce que Je t'appelle Guy. Oui et... Guillaume de... ah Tiens oh ouais, il y a beaucoup de nez ce matin, s'il si te plaît, on va pas se rebattre. Ouais Non, non, non. Non, pas. T'as raison, ouais. Viens, viens, on va boire un pot. Ouais, on va boire un. Quoi On va boire un pot, c'est encore un jeu de mots. Ah non, y a pas non, de jeu de mots, pardon, Excuse-moi, je suis un peu à fleur de. Verre, peau. Redonne ton verre. Tiens, mets de la musique, mets le premier disque. Tiens. Merci. Oh oui Oh, c'est bon ça Ah, ah tu vois Ah, ça swing T'as bien choisi, mon gros, très bien choisi yeah, C'est bien, René yeah, yeah. Ah, Tu danses bien Waouh wow, yeah, Waouh wow, yeah. Oh C'était que dans nos casques, attends, le mets à l'antenne aussi yeah. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminule Ça, ça va vraiment pas mieux là-bas. Non, quelle mais c'est une catastrophe. Quelle, quelle catastrophe Mais non, mais... Attendez, non, mais vous vous reconnectez à la réalité. Là, il est 21h36. Les gens qui vénissent, ils s'attrapent. J'ai entendu ça pour la première fois Dans Bruxelles, en train de zapper sans leur radio et en train de tomber. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça Je comprends pas le délire. Non, non, c'est Radio Falmino. ils vont bien. Et c'est bien parce que tu auras transmis la semaine dernière ce que je t'avais demandé. Là. Mmh, Qu'ils fassent un cours. peu plus court. Ah oui, oui. Bah oui, mais euh, tu sais, ils sont un peu euh, à l'ancienne. Euh... Ah ouais, j'ai l'impression que... Ils ne comprennent pas toujours, hein. Ouais, ouais. Euh, ils ne comprennent ouais. pas tout court, en fait. Ouais, je, je pense que c'est plutôt ça le problème. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Oh là là, juste après, si on a le temps, on fait un tour chez Madonna et on va se connecter à Jean-Michel et son crypto-troquet. C'est à partir de ce moment où l'émission bascule... 20 watts de puissance sonore Et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition L'émission va devenir complètement dingue juste après ça Je suis tout seul quand je rêve Vous parlez une autre langue là les gars ou oui. quoi Qu'est-ce qui se passe J'ai décroché deux minutes la <rire> conversation <rire> dans le studio J'ai l'impression d'avoir changé de, de monde Le 20h-22h, c'est avec Jaboul Dans la trappe sur Kalef Ah c'est incroyable. Attends, est-ce qu'on peut juste résumer pour les auditeurs de, de quoi ça parlait là aux antennes Maeva et Antoine On essaye de dire d'où on vient, tout simplement. <rire> c'est les noms de villes qui te reviennent pas. Mais les gars, c'est pas une réunion d'alcoolique anonyme, là. <rire> Alors moi je viens de Mais pourquoi de... pas Écoute, après Radio Falmignol, c'est un peu logique, on parle d'un peu d'où on vient, on a envie de parler de la campagne et tout pour... ça. pourquoi pas si ça nous fait des auditeurs en plus encore bah. Oui, mais on y dit On est diffusé, bah... on est diffusé ah. que sur Bruxelles. On a bien Jean-Michel. Bon bah, c'était comment le village t'as grandi Cudésar et Marie-Henbourg, je parlais. Cudésar. Cudésar. Cudésar. Tu cuit te rends compte sans la complexité cuit du Cudésar. Cudésar. Et Marie-Henbourg. <rire> ouais. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est ça oh, Franchement, ça. je trouve ça <rire> une honte. C'est une honte. Cudésar. Cudésar. Cudésar. Bon. Bon. Quelle bon. idée. Oui on, des... on va s'en remettre, on va s'en mettre. mettre mais... Tu m'as l'air choqué Jadoul. Bah ouais mais attends Cul des Sarres quoi. Cul des sards. Mais arrête de répéter comme ça je dis des je suis désolé à C'est un, un beau petit village, tu sais, hein, vraiment. Ah, C'est un beau cul des sards. <rire> je suis désolé à tous les enculés sars. Et et alors, comment on les appelle suis... les, appels, les gens là-bas Mais <rire> voilà ah, Heureusement que là. notre geek euh, Je va tout de suite aller vérifier. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Les Q-des-Sarrois. Les Q-des-Sarrois. Ouais. Voilà. Oh, Les Q-des-Sarrois. Toi Oh, j'étais pas Et C'est ce qu'on dit à un q des 3 Euh, trois. 1 On lui dit... Même toi On a l'air d'être sauvages. Vraiment n'importe quoi. Oh bah oui, mais tu sais, il faut pas chercher des mythes dans cette émission. Oui, ah, bien oui, mais... Bon, prochaine oh, fois, on fait une raclette ici au milieu. <rire> ouais. Tu vas te calmer, parce que <rire> euh, C'est vraiment de pire en pire, toi. <rire> C'est un roulibre FM, toi. Ah bah... Et... Après, après ou avant le gâteau Oh bah... Pff. En même temps... Ouais, ah, c'est vrai qu'on a... Pardon pour le son. On a, <rire> on a un gâteau à manger. Euh, Kiss, tu peux résumer un peu la surprise que tu m'as fait Oui, enfin ce qu'il en reste. Oui, C'est-à-dire en fait que je t'ai préparé euh, pour ton anniversaire qui est demain. Oui, euh, je l'ai fait en avance parce qu'on était en direct, j'en ai profité. De t'offrir un petit gâteau qui a fondu mmh. dans mon sac. Et, euh, <rire> et voilà. Pourtant c'était un, un gâteau fruit. J'ai eu l'idée de prendre un gâteau de glace. Il a coulé, il a fondu et tous les fruits qui étaient dessus tirent une gueule comme si on leur voilà. avait roulé dessus mais franchement c'était euh, une glace à l'eau j'ai ouais, bon. un gâteau à l'eau j'adore j'adore et le pire c'est qu'il a été ça dans, dans, il a été chercher ça dans une euh, boulangerie où je me suis déjà embrouillé avec euh, ouais. les gens là. et ce qu'il y a de bien avec jadoule c'est qu'il fait bien comprendre aux gens euh, même ce qu'on fait non arrête je, oh, fais pas suis, exprès, je fais pas exprès, exprès. ouais, ouais. Oui. merci oui euh, par carte au revoir <rire> ouais. des genres de personnes désagréables si si, si. si, si, si, si, si. c'est pas vrai il ment il ment vous voulez quoi un sandwich ah oui un sandwich <rire> Ouais. <rire> non, mais... Et le pain, il, il gratte les dents non, Il ouais. gratte au palais là Il y a une raison, je m'énerve pas comme ça pour le plaisir Oui, c'est parce que le, le, le gars a fait Ouais, euh, bonjour gars Non, il a dit bonjour, euh, ça va euh, Ça va mon pote euh, Un truc du style, euh, voilà. ah, ça va pote, euh, poteau Je suis sais okay, pas quoi euh, Je suis pas ton poteau pote, pote, ouais. voilà, <rire> C'est ça, va chef Apprends à être poli dans ton métier, arrête de tutoyer la clientèle Et peut-être qu'on s'en sortira as non, compris, Mais ça me saoule mais bon. On dirait mon père de 50 ans <rire> T'as compris Bon, maintenant, on va passer <rire> par un tour de derrière. Mais euh, fais gaffe <rire> la prochaine fois. Non, mais c'est vrai. Je... Quel est le con qu'a dit cette musique <rire> oh, C'est pas moi. <rire> non, mais, mais c'est vrai que moi, ça a tendance à m'irriter quand j'arrive dans un endroit et on commence à me tutoyer à tout va. Et je trouve que c'est juste le rapport Client, vendeur, et c'est normal. J'ai pété un câble l'autre jour à Louvain-la-Neuve, euh, je crois. Oui, c'est ça l'endroit. Oui. Et j'ai fait tous les magasins, il y a un centre commercial à Louvain-la-Neuve. Et euh, je faisais du shopping, voilà, simplement, je le fais une fois tous les 4 ans. C'était là. Okay. <rire> première, euh, première boutique. Oui, euh, voilà, alors ça vous fera euh, voilà, autant... Euh, tu payes par carte <rire> bon déjà, je regarde les potes avec qui j'étais, je fais... Mmh. Ouais, je vais vous régler par carte. Oh, non. Je change de boutique. Bonjour, je peux vous aider Euh non, non, ça va, merci beaucoup. Euh, merci, on va regarder puis on vous revient. D'accord, bah tu me dis si tu as besoin d'aide. C'est pas vrai, ils sont... Bah on va te la foutre au cul alors, alors on se regarde, on se dit mais c'est pas possible. Sûr, je suis sur... Troisième boutique, j'essaye des ouais. chaussures. Ça vous va à la pointure Oui, c'est nickel, la pointure, euh, nickel. Est-ce que vous auriez la taille au-dessus Ah oui, je ne vais pas la regarder en boutique. Euh, je vous reviens. Je reviens Tiens, tu l'essaies et tu me dis si c'est bon. Non mais c'est pas vrai Vous êtes <rire> tous donné le mot pour essayer de me, me mettre à bout J'ai craqué. Et là, la vendeuse... Jean-Marie Mais non, mais non, mais tu te rends compte Là, j'arrive euh, au comptoir parce que ça, c'était le vendeur. Et puis j'arrive à la caisse. Et là, à la caisse, voilà, ça vous fera un euh, montant de haut temps. Voilà, très bien. Euh, je vous laisse régler Voilà, je vous remercie, une bonne journée. Merci, au revoir et, et joyeux Noël. Hein. Oui, joyeux Noël à toi aussi. <rire> C'est pas vrai. Non, là, là, là, là, vous l'avez tous fait exprès. C'est incroyable. Et là, elle a fondu un plomb. Ouais. Ah là là, non, bah, vraiment, vraiment, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais vriller. Vous savez, les, les gens qui, qui deviennent fous <rire> d'un moment à l'autre, là, c'était moi. Bon, bref. <rire> Euh, ça ne vous rassure pas sur ma personne, je sais. Euh, une vie passionnante, vraiment... 21 h 46. Non, non, mais ah, arrête. Mais euh, euh, sinon, je suis un mec sympa, poli, rigolo avec les gens. Oui, hein, tu l'as pas encore... Euh, tu sais, le mail que t'avais envoyé. Euh, non, euh, non, non, non c'est bon. C'est candidat. Bon, euh, okay. euh, c'est ça qu'on est censé <rire> faire maintenant ouais je crois, oui. Il faut juste relire l'URL. <rire> Sans rire, les gars, vous avez vu ce qui est sur ma feuille. Eh, c'est pas moi. J'ai plein pour de rien. feuilles et sur les feuilles il y a marqué n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est Là, c'est un mec qui a écrit sur son clavier... Voilà. C'est le chat, le et chat est, est passé, le passé sur les places... Je, <rire> je soupçonne Jadul. Moi, je dis ça, je ne dis rien, non, non, les gars. les hein, mecs, je... attendez, il y avait un truc à faire, c'était sur Madonna. Et là, j'ai... J'ai fait Et j'ai HTTPS Slash, slash sudinfo.be Slash ID 58329 Article Prenez une et, note hein. Et sérieusement Non mais sérieusement Je suis censé cliquer sur la feuille Qui a fait ça <rire> Qui a fait ça dans la boîte je de prod pas. Je ne sais pas Tu sais pas Non je ne sais pas Je vais faire un appel au témoin ouais. Un témoin pardon Pas au témoin Faudra qu'on qu retrouve le responsable de ça Parce oui. que là ça nous a planté ah là, là, séquence. On va on de séquence On était censé de parler de Madonna Et ben Je suis désolé <rire> J'ai l'impression C'est un ton un, tour, un tour. Кін, lover. Ich bin Rover. Ich bin Sono de l'allemand, non On sent de tout, c'est une, ou... une salade de fruits. C'est comme le gâteau, c'est aux fruits. On va grâce <rire> à notre euh, succulent, je suis sur celle-là, Ah. T'as bossé avec, tu sais où Balance non, Balance je ne, je ne dirai rien. Rien. Voilà, vous couvrez entre vous, c'est horrible. Et rien que pour t'amuser, je, je ne te dirai rien. Ouais, ouais, ouais. D'accord, te, comme tu es. Mais, mais toi, te. tu peux me tutoyer, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ah oh, bah bon, ça va, alors. <rire> je ne vous dirai rien. Eh ben juste parce que le stagiaire n'a pas fait son boulot. Voilà, déjà, pour la séquence. ASMR. <rire> Et comme on n'a pas les sons sur Madonna, on va juste écouter son titre. fantastique, formidable avec Jadoul. 2000 watts de puissance sonore. Oh yeah Et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. Music Machine. <rire> Amenez-moi ma perfusion. <rire> Et on retourne avec un peu de sérieux. Je commence à, à, à, à vriller. Okay, euh, Est-ce qu'on peut passer à la suite, c'est quoi après Alors après il y a le crypto troqué qui arrivera. Oh, j'adore le crypto-troquet. Ça veut dire, dire ça, que hein. là on va retrouver Jean-Michel Oui Ah euh, oui. Non mais les gars, là vraiment l'émission elle est finie. Mmh. Non mais est, non. Là c'est vrai vraiment... là ça commence. Mais <rire> là on va, on va dérailler. Le 20h à 22h c'est la trappe sur Gaïef. Je préviens, on va rendre l'antenne avec 20 minutes de retard. Yes. On a encore fait un tour sur la chaîne Noël. Oui, Ariana, oui, Camara, euh, okay, deux secondes. J'ai encore des trucs à dire. Merci Aya et c'est moi qui te coupe maintenant. <rire> Une émission brassée avec notre savoir-faire, qui se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Dès wow. wow. 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Allez, viens, Bon allez, bonne nouvelle, il est l'heure de retrouver notre Jean-Michel Comme chaque semaine pour prendre de ses nouvelles Il nous partage ses coups de cœur et ses coups de gueule La semaine dernière, Genoux, nous avons appris qu'il était revenu en Belgique qu'il profitait pleinement de notre marché de Noël et Il est situé juste à côté de notre studio Ce marché de Noël, d'ailleurs on y fera un tour dans quelques instants Avec Claude, euh, là en attendant On va dire bonjour à Jean-Michel Pour savoir ce qu'il a fait cette semaine Bonsoir Jean-Michel Bonjour jean Lito, bonsoir, bonsoir On <rire> s'arrête là Voilà, fin de allez. séquence allez, oh, plus rien en Oh là là Et refermer un peu votre chemise, là ça devient dégueulasse, quoi bon, je... Tu n'aimes pas le petit poil qui tournent ça, non Non, non, non, je suis désolé. Pas... Est... J'ai mis des ornées à les faire pousser, hein eh, il oui, n'y a, a plus un, un poil sur le caillou, donc je trouve eh... ça se décale. Ah oui eh... Il est content. Eh... Euh... J'avais jamais entendu votre rire Non non plus <rire> Ah, il est grand-mère, oh, quel bonheur. Vous oh, vous êtes bien amusé mercredi passé, il paraît que c'était fou, d'après les témoins. Oh, oui, oui c'était génial, c'était génial, Zandul. Bon, cependant, ce soir-là, j'ai quand même fait un drôle de rêve dont il faut que je vous parle. <rire> Attendez, euh, là je pense que je ne suis pas prêt pour ce qui s'est passé. Euh, je suis impatient, racontez-moi. Ah, écoute, j'ai rêvé d'être dans une magnifique piscine. Ah, oui. Un peu petite, je dois dire, et mm -hmm. un peu fraîche, mais plutôt confortable. Et ouais. tu sais où elle se trouvait mon jeune Non, où elle se trouve. En plein milieu du bistrot de chez Marlène Attendez, mais ça veut dire que vous... Avez... Oui monsieur <rire> Ne soyez pas choqués Non, non, non, mais j'étais pas choqué, c'était juste pour vous dire ouais. que ce rêve... Folklorique Folklorique Le rêve, il était folklorique Bien sûr que c'était formidable même <rire> Mais ça, c'est la ligne Baveux-Rêveur-Con. ça, je... Donc, si on devait enregistrer un, un son qui s'appellerait Baveux-Rêveur-Con 3 ça donnerait <rire> Putain, c'est de pire en pire. Et franchement... <rire> ça va, va l'équipe euh... Attendez, on a un fou rire. Oh, J'en me disais bien, que ça n'était pas normal, là <rire> Bon les gars, on en a pour 8 minutes de speak alors je, je vous propose quand même d'avancer un peu parce que là... Euh, oui, ah, je, je voulais juste vous dire que c'était euh, à propos de... Ah oui, oui, oui, oui j'ai failli oublier Maman Monique jouait de l'accordéon pour me bercer pendant que je léchais un, un tout petit bonbon euh, bleu là au, au goût très surprenant d'ailleurs je dois dire d'ailleurs, je, je vous la conseille mon Jadoul hein, vraiment, j'ai juste un petit coup de malchance, je me rappelle y avoir enlevé Un petit poil torsadé dessus. C'était sûrement celui du confiseur qui s'occupe de fabriquer les bonbons, je pense. Mais Jean-Michel, c'est-à-dire que vous avez vécu, en fait... J'adoule, un... j'adoule, j'adoule. Attends, attends, au moins que je termine d'expliquer mon rêve avant de blabater de m'interrompre. Avec ta bouche qui est pleine de mots, euh, bla bla bla bla. là, blabla. Et Jean-Michel, là, stop, hein. Maintenant, écoute-moi. Surtout, le meilleur arrive. Alors, tu m'écoutes maintenant, hein. J'ai compris, je me tais, je la ferme, quoi. Bon, donc là... D'un coup, trou noir, juste après avoir sucé le bonbon. Alors, à mon avis, il était composé de plantes aux propriétés sédatives et relaxantes. Voilà, oh ça ne vient pas de vous, ça. Ah non, parce que sans des mots comme ça, je ne les aurais jamais inventés. Hein. Et ça a sûrement dû interférer dans mes rêves. Et j'en suis sûr, j'en suis sûr, moi, j'adoule. Tu sais les pastilles de Bobo, là, avec des bazars essentiels, aphrodisiaques, Tu vois le truc, hein Et d'un coup, j'entends ma Monique déglinguer deux nanas et un Père Noël complètement pompé. Arrêtez Complètement pompé. Donc évidemment... Je me dis... Allez, mon joli, il est, f... il est temps de protéger ta gazelle. Et là, je sors le torse avec le petit poil torsadé. Hein. Donc, je sors de la piscine, je crache mon bonbon dans l'œil du bennet à la barbe blanche. Hein, et je lui écrase les roupettes entre mes sabots de bois. Oh là, rien que ça. Ça a dû faire mal, ça a dû faire mal. Et tu sais comment s'est terminé mon rêve Oui, dites-moi. Je me suis pris des bois de reine dans la jugulaire. Et puis de nouveau, trou noir. Trou noir complet, complet. Devine quoi, devine quoi Devine quoi, Jadoul Devine quoi Oui, bah dites-moi à quel point Qu Coïncidence à mon réveil. J'étais dans mon lit avec une poche de glaçons et des petits pois congelés. Ah, à mon bon. avis, j'ai dû rêver tellement fort la nuit que Monique s'est occupé de moi. <rire> C'est pas beau, ça C'est pas beau Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, hein, elle est où, ma Monique Elle est où, ma Monique Monique Mais... Monique, t'es où Non mais alors quand vous écouterez Jean-Michel, vous comprendrez que ce que je tente de vous expliquer c'est en fait. Mais que non, vous avez... non non non Jean-Doule Attends je cherche oh. ma monique, moi je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas. Bon allez, si, vas-y, je t'écoute, vas-y, allez <rire> <rire> en fait, tout ce que vous nous expliquez là, ce n'était pas un rêve. En fait, ça s'est juste oh. réellement passé. Comment si vous n'avez pas vu Monique, c'est parce qu'elle est actuellement au bureau de police depuis ce soir-là. Oh. Et c'est un médecin qui s'est occupé de vous pour vous placer des glaçons comme vous n'en aviez pas assez. Il a rajouté des éléments de votre congélateur. Vous euh, voyez Il vous a alité en fait. Oh, ma flûte alors Et mon bonbon que j'ai sucé Et la piscine Elle Père Noël alors Ça c'est simple, vous étiez tellement rond comme une queue de pelle que vous vous êtes retrouvé dans l'urinoir de chez euh, Marlène à manger la pastille des tartrantes. Quelle horreur Moi je préfère ne pas savoir d'où prenait le poil la alors, euh... <rire> alors ça j'ai une petite oh, non. idée. non non non non, non. non, non, non. Elle là comme une cerise sur le gâteau ou non, non stop, ne dites rien, ne dites rien, chut Oh là c'est beau hein, ici, ça c'est beau, j'en ai assez, j'en ai assez. T'es pas un rigolo toi Jadou là. Je vais vite aller retrouver ma Monique moi, la, la pauvre, elle doit tellement être terrifiée. Elle, elle est restée toute seule enfermée aussi ça je, je vais le remettre dans sa place à la cuisine. Ouais. Attendez. Jean-Michel, c'est très dégradant. Non mais les gars, on femme. arrête ça, ça va pas du tout, c'est misogyne et complètement irresponsable de véhiculer des messages pareils à la radio, bande bon oui. de gros machos. A raison. C'est ça votre monde en 2022 Vraiment Non, non, vous êtes dégradant, Moi, moi dégradant C'est pas cool hein. Bon, laissez, laissez, bon, laissez laisse c'est bon, laisse j'adoule, Laisse Euh, attendez, c'est bon, c'est ouais, bon. C est, c est... Pardon, pardon madame, je, je, je ne le pensais pas. Vraiment, euh, vous, vous savez, c'est pas tous les jours facile à la maison. C'est ma bande. C'est elle qui tient l'acculanté. Et, et, et, et je n'ai pas trop beau bon dire, vous savez. J'en euh... mis, on te pour retourner au marché de Noël. Viens mon gros, tu vas louper le vin chaud. J'arrive, j'arrive. Vous voyez, elle décide de tout. Elle me mène à la baguette. Oh, tu de trouves Sinon je vais te tirer par les souffleurs Euh Ceux qui te servent d'oreilles là euh, Tu fais quoi là euh, euh, Non, non, j'arrive, j'arrive euh, J'écoute de la musique J'écoute de la musique, mon dick euh, euh, Merde Euh merde, ce n'est pas toujours mieux, ça c'est... Bon, euh, moi j'y vais, bisous les amis, c'est pas du tout ça que je voulais mettre Mais... Arrêtez, Jean-Michel. Attendez, vous vous rendez compte que vous venez de diffuser sur une radio LAP La femme c'est à la cuisine M Moi j'y suis pour rien, hein. je, je suis. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Pour non rien ouais. du tout. Là je pense que vous avez choqué Maël. Moi je dirais que c'est le stagiaire, hein. Ouais, le, ouais, ouais, ouais, ouais, moi c'est la faute du stagiaire, j'ai entendu, hein, dans mon casque. Ouais. Je l'ai entendu, hein. Mm -hmm. C'est toujours la faute du stagiaire. Bah c'est l'enfant du stagiaire. moi j'en ai jamais. Oui mon Ig, j'arrive Je l'ai c'est Mais mon Nick, promis. Oh, bon, je dois vous laisser, hein. Je, je suis désolé les amis, je dois vous laisser. Pardon madame, pardon, hein, mais. Non, on est d'accord que c'est une espèce de gros porc, le mec. Monique, ouais. euh, on va vous maintenant, à la cuisine Il se dégoûte, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Non mais euh, je suis pas d'accord, ouais, c'est pas... pas terrible, je suis pas d'accord avec Jean-Michel, Jean-Michel, Jean revenez. Jean-Michel, vous revenez. Vous vous mettez face à ce, ce micro et vous arrive. vous excusez. Non mais on s'en fout de oui. Monique pour le moment. Là, là, vous allez perdre plus que Monique, vous allez peut-être avoir des ennuis avec les gens. Je perds le petit poids. Donc, alors c'est pire que ça, vous allez peut-être perdre votre liberté, vous pouvez je aller en prison pour dire ça. Je vais perdre mon feedback Oui, vous allez tout perdre Jean-Michel. Ah, mais je ne peux pas tout perdre Maintenant vous vous excusez pour toutes les femmes qui écoutent la radio. Je m'excuse pour toutes les femmes qui écoutent la radio. Et leur place est... Et leur place est dans la trappe. Ouais non, non, leur place <rire> est partout, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent les femmes. Leur place elle est partout, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent les femmes. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, Voilà. à consommer sans modération. Et il fallait le mettre sur ah, le tranchemin. Ah, ah. dès 20h, c'est Jadoule et toute son équipe sur KIF. On va le mettre au régime Jean-Michel. Ça y est, on ne le voit Je plus, on lui dit fou. au revoir. Allez au revoir Jean-Michel, on se dit fou, à bientôt. Ouais. Si On le laisse revenir, hein, si on n'a pas le CSA dans les cheveux à cause de ah ça. Là. Oh. Et il nous a plombé l'ambiance. Ah ouais, On va les casser ses dents à la sortie. <rire> <rire> Voici fraîche, c'est du <rire> belge. <rire> yeah. Petite information d'utilité publique, euh, si on pouvait le dire juste légèrement, sans, sans être graveleux, quoi. Antoine, qu'est-ce qui se passe en Bruxelles Voilà, alors juste pour information, donc, la France vient de remporter la demi-finale 2 buts à 0 face au Maroc. Euh, c'est la, la police de Bruxelles qui a tweeté il y a quelques instants euh, la fermeture du tunnel Porte de Halle direction Midi ainsi que le boulevard du Midi direction Porte d'Anderlecht. Euh, la police de Bruxelles qui euh, dit que le secteur Midi-Lemonnier est à éviter pour le moment. Le 20h22, h c'est avec Janoule. On est d'accord pour dire que ça reste du sport Qu'il qu n'y a pas besoin oui, de débordement Pas besoin de faire euh, toutes des crises de hein. Mmh. Non, mais aucun non mais aucun intérêt Après ça c'est juste le principe des casseurs hein. Il y a les supporters et il y a les casseurs Il voilà, faut ça. pas Ils les confondre Il y a des gens qui regardent des... les matchs de foot Et qui les supportent voilà. voilà. C'est le problème Parce oui. que Dans l'euphorie du match Il y en a qu oublie, qui oublient qu'ils ont juste des pulsions animales et qui doivent dé détruire des bagnoles d'infirmières de voilà. qui vont aller bosser, de, de, de gens qui ont besoin de leurs véhicules qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, qui auront déjà la chance ouais. de pouvoir survivre financièrement. Et on n'est pas que des conneries pour une fois. Hein. En plus, c'est déjà compliqué. Et puis, tout oui. le monde a déjà du mal et en plus, ils vont encore faire ça et puis après, euh, voilà, ça n'a aucun mais intérêt. Non, ouais, non c'est compliqué et franchement, euh, ce n'est pas cool quoi, pour, pour les gens qui bossent de, de, de casser. Euh, 22h04, euh, on a encore 4 séquences à faire. Donc, ce n'est pas grave. <rire> on, va y aller à, on, on, va, on va tracer, hein, on va Euh, euh, Antoine, euh, oui. je suis mise à jour sur WhatsApp. Oui, une petite mise à jour qui est en test actuellement sur les utilisateurs euh, d'iPhone. Donc euh, peut-être vous n'avez pas en ce moment, mais euh, WhatsApp est en train de tester euh, l'image dans l'image. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer un appel et puis euh, bah, tout d'un coup euh, faire tout à fait autre chose sur votre téléphone. Oh, c'est génial bien. ça Bah Ça, c'est pratique hein, parce que franchement, le nombre de fois, on voulait faire des trucs en même temps et bref, euh, ouais. on se trouve dans une galère monumentale. Bravo, ça c'est bien. On va suivre cette mise à jour de très près. Oh là là, oui, on, on compte sur nous pour ne pas lâcher ça. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. Qu'est-ce qu'il y a Maëva Non, regarde, on va ah, vraiment voilà. pas lâcher ça ouais. de très très près, ouais. euh, jour ne et demi. Pas, ça, on peut pas qu'on fasse des siècle. gardes. Ouais. Moi, je, je fait le jour, vous la nuit et on n'arrête vraiment pas de surveiller voilà. ça. Ouais, <rire> C'est parce que c'était l'info du siècle. Là. Là, ouais, faut ouais. Pas, euh... faut en fait elle est partie en fourrir parce que j'ai levé les yeux au sel en mode vraiment c'est le truc, il faut pas le louper quoi. C'est toute sa vie hein. Oh là là Dans quelques instants le fait arrive Merci beaucoup, dealer Allez. de Zouk La Zook Machine, non, Zouk Machine. Il est l'heure de se connecter à Claude, qui est notre envoyé spécial sur le marché Et les de les gars, les gars, je suis tombé sur un spécimen ici, hein. Attendez, Claude, je vous mets à l'antenne, d'abord un petit jingle. Toi qui est orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Les 20h, c'est Jadoule sur Kayev. Et nous retrouvons Claude pour la deuxième partie de ce duplex. Il est devant nos studios, à notre propre marché de Noël. Et il nous a informé avoir trouvé un petit stand intéressant. C'est ça Claude. Et Jadoule, j'ai pas dit intéressant. J'ai dit que j'étais tombé sur des spécimens, moi, ici. Oui, nous sommes à l'antenne, Claude. Il faut garder une certaine tenue. Mais une certaine tenue Tu te fous de ma poire ou quoi Dommage que tu n'aies pas les images, hein, parce que là, on se croirait au cirque ici. Je sais pas, où ils ont été les dénichés, mais à mon avis, c'est... C'était dans un concours à Tchernobyl, hein Claude, Claude, enfin, euh, une tenue, on a dit, euh, là on a envie de savoir, qu'est-ce qu'ils proposent ces gens dans leur chalet bah, Écoute, il y a des cerceaux, il y a des cortes, des quilles, euh, des singes, il y a des nains... Ah non, merde, lui c'est le patron du stand Arrêtez, ah, euh, Claude, on peut pas dire ça, on est en 2022, enfin Tais-toi, j'adoule, t'es bien, né le même jour que Mimi m'a toi <rire> Oui, oui, c'est vrai, c'est demain, et il n'y a vraiment aucun rapport avec ça, je, je, vous voyez où le rapport Ah, moi non plus Mais t'as peut-être le même pouvoir qu'Alain, on sait pas hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr, je peux claquer des doigts et vous faire disparaître de l'antenne, comme ça Bon allez, euh, Claude, revenez-en à votre marché de Noël euh, Je vous en prie, s'il vous plaît Ok, ok, dis Jadoule, tu penses que si je leur jette des pièces ici, ils chantent ces espèces de me-pêtes-là Non, mais Claude mais Claude, ne faites pas ça, Claude <rire> Je sens que vous allez faire une connerie, ne faites pas Ah, pas. ah. je suis monsieur le Scrooge <rire> Les Arrêtez. cons, ils remballent <rire> Ah oui, bah voilà, bah bien joué Claude, bravo Si vous faites faire tous les exposants devant le studio, là, il n'y aura plus personne dans notre marché de Noël. Oui, ça va, hein, je vais aller m'excuser. Et les tiches, vous pouvez revenir, c'était une blague. Hein. Alors, Peut ça plus va Je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rigoler. Non, il <rire> n'y bon, en a plus. Parce que là, et là il faut les faire revenir. Est-ce qu'ils reviennent, là Ben non, non. Je crois qu'ils ils partent vraiment, en fait, ces clowns. Euh, je, je comprends en même temps. Euh, bon, on va, on, euh, Kix, va, va un peu leur parler aux antennes pour essayer de les faire revenir. Euh, ouais, ça, je je vais essayer, je... Allez, fin de service pour vous, euh, Claude. C'est bon, je ne dis plus rien. T'as raison, je vais refaire un service ici. Ouais, bah tant que vous ne conduisez pas, en fait, comme vous le sentez, hein. Bon. Moi, je ne suis plus responsable de vous. Je vous rejoindrai peut-être avant, euh, avant la fin de l'émission, d'accord Comme ça, euh, ou après l'émission plutôt. On fera un petit tour dans le marché de Noël. Ce sera peut-être sympa. Allez, euh, bisous, euh, Claude. À la semaine prochaine, vous revenez. Et la danote, <rire> il va boire son verre autant que nous autres. Oui, c'est bon. À tout à l'heure. On a encore un blanklet à faire. C'est bon, Claude. Le 20h, 22h, c'est la trappe sur Caïef. Et la danote, il va boire son verre autant que nous autres. <rire> Rapidement, parce qu'on a trop de trucs à faire dans cette émission, je vais juste vous dire euh, qu'est-ce qu'il y a dans le mot euh, Lidocaïne Caïne Caïne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 de la cocaïne ah, bon. Putain, merde. et le papy il a tellement la drogue oh. c'est tellement mignon oh, là. oh le papy prend la drogue oh. ramenez moi de la drogue juste pour ah non ok d'accord la trappe de 20h à 22h <mix> avec Jadoule sur KIF Ça fait quand même au moins 4 ou 5 fois qu'on parle de drogue dans cette émission aujourd'hui. <rire> Et c'est quoi C'est normal. Oh, il faut quand même redire que c'est pas bien. Faut pas prendre de drogue. Hein. Bon, euh... Non, pas la journée. Sauf... Ouais. <rire> non. Non, mais non. Non. non, mais évidemment, non. Faut, il, faut, il faut pas le faire. Pas bon, euh, les amis, j'ai l'impression, là, ça y est, c'est parti. Attention, attention. Ah. Dans quelques instants, le spectacle va commencer. Il est l'heure C'est notre blinde Oh yeah. qui là 22h15, on n'a jamais eu autant de retard. <rire> c'est parti pour faire le blinde on va commencer tout de suite, c'est go go go. Ok, drôle. let's go. C'est parti, c'est parti. C'est pas... C'est pas... C'est parti. Ce soir, c'est Jadol qui pilote. Alors, je vous avais prévenu, c'est un blankette assez euh, école des fans. Assez sympa Aïe. cette semaine parce qu'il est facile. Et donc, en gros, je vais vous diffuser des sons qui proviennent tous de TikTok. Et vous avez une mission, essayer de deviner, voir si ça s'est vraiment passé ou pas. Est-ce que vous avez compris le... Enfin, non, non, non, j'ai rien dit, n'importe quoi, c'est l'inverse. <rire> J'étais concentré sur mes fiches. Je disais, non, non, il faudra... Euh, me dire l'interprète le, le, donc Imaginelle, en gros vous faites exprès ça. de ne pas trouver pour me faire gagner des points <rire> music machine. Music machine. Music machine. Music machine. on démarre avec le premier son à vous de trouver qui chante ceci je ne demande pas Maria pour Noël une wow. Il a trouvé, effectivement, c'est Maria Carré, mais ça c'était la version française de Maria Carré. Félicitations. Maria Ronde Maria Carré. Maria Carré. Maria Ronde, Maria au cube alors. Maria. <rire> ah bah si, <rire> Ouais attendez. Non, ah. ouais, ça donne ça en français. Ce que je veux Noël, ça vient de TikTok. Et si on va un peu plus loin dans la chanson... Enfants, ah c'est autre chose en français Là je rêve que durant les émeutes qui est en ce moment à cause de France-Maroc Il y a cette musique qui, qui passe quand tout le monde est en train de se foutre sur la gueule Et nous on arrive avec cette musique et tout le monde se calme <rire> Allez on passe au deuxième, c'était un point pour Kix Notre arbitre Maître Enfaros va noter les points <rire> euh, <ça>. le... <rire> Merci Maître Enfaros Ça va pas mieux hein ah Attendez arrêtez on va vous remplacer par Maître Gims Maintenant <rires> Non c'est pas non, On va dire Voici notre suivant candidat au blind clait à vous de trouver le titre et l'artiste. Bonne réponse bah, oui. collective, c'est oui. marie Carré I Là, là, <rires> oui, fini. Ah, ah, ça fait un point pour tout le monde, plus un avec euh, celui que t'as gagné tout à l'heure, qui ça va Ouais, mais je pense que je l'ai quand même dit un tout petit peu en retard. Je crois que j'ai quand même été le dernier. Ils ont ouvert la bouche fais... <rire> C'est hey, l'histoire de ta être, vie, je vais de faire mission. <rire> je vais te faire plaisir, je, je vais mettre un point à tous sauf à moi. Bah, Allô, non, mais, arrête. Je n'aime pas qu'on me fasse gagner facilement. arrête non, arête, Arrête. Merci. Bah je me rajoute un peu, moi je m'en fous je voici, peux me rajouter à un... vo <rire> Voici le suivant. <rire> Maria Carré Fin de la collective I don't wanna lie for Christmas. There is just one thing I ah, c'est bon, I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Ah, bravo c'est très fort. All I want for Christmas is you. Faut la tenir, faut la tenir. you baby. J'ai l'impression qu'il y a, il y a, un, il y a une un petit pattern là Qui est en train de se dessiner <rire> sur cette séquence J'ai l'impression que vous avez deviné la spécialité de cette séquence oui. Non mais il est bien notre, euh, Il s'appelle Jacket YV1995 okay, C'est le prochain hein, ou Attention, attention c'est là qu'il faut tout envoyer you... <rire> Et c'est la mue Changement de fréquence oh là, Il fait même plus le bail, ouais. bail euh, euh, <rire> de, oh, le Et vous savez quoi Cette fréquence n'a pas été approuvée par la direction de KIF Ah bah ça s'ouvre Toute tout, tout, <rire> l'émission depuis une heure Je tiens à vous le dire Et, et si on faisait le suivant Comment oh, oui ça Maria Jacqueline à la réponse Oh yeah I don't ça c'est un fan tonight, de camp rock ou <rire> so want... C'est space hein huh? Huh? Quoi Là. là il va nous sortir un... Wow ah oh, non non non non mais franchement elles, elles sont fortes surprise de Maria Carré. Oh, très forte, ouais. très, très, très. Ah très fort oui. On change un peu d'ailleurs. On change un peu parce qu'on est pas resté un peu dans Maria Carré. Non non non non. <rire> on va changer un petit peu. Attention je pense que vous n'êtes pas prêts. Maria Carré. Allez j'ai bien donc ça craint. <rire> Version org. <rire> Mais comment est-ce qu'ils font pour envoyer au moment Où ça, où ça pulse dans le morceau Attention, accrochez-vous Et là le curie à poil Allez Bienvenue au marié <rire> mais un mariage en hiver ouais. à Noël oh ouais. euh... moi à mon mariage Kix tu, tu, tu, tu, tu feras l'organisation Euh. De... l'orgue oh, oh, ça, ça va être bien ça. organisé ouais. ça, ça va, être va être si beau, beau. ça va être si c'est comme la conduite c'est moi qui ferai l'orgue avec les pieds Man. Allez, merci à tous. Et donc là ça fait un point pour Maïva. Mais non en mais il y a plus les points là. Deux points collectifs. Ouais non, et j'y tiens. J'y tiens, tiens. Je calcule votre salaire là-dessus. Parce que 8 fois 0, ça fait zéro. <rire> ça fait mon <rire> salaire. On change. Mega. Ma Bonne réponse. Maïva et Antoine. Kicks tu as le traîne. <rire> non mais j'arrive pas à partout. Écoutez ce grain de voix quand même. Il vient de TikTok. Yeah. Ça c'est la version euh, Aerosmith, c'est le grain de voix de TikTok. Non non non non c'est pire que ça. C'est pas très gentil pour Aerosmith. <rire> Attention, accrochez-vous, vous êtes pas prêts Non, non, non. <rire> euh, t t oh là là, attends, 22h22 et 22 secondes, c'est pas oh là mal. Là. <rire> attendez, non, mais il faut que je souffle. Ça, ça m'a trop excité. Non, non, attends, je, je me calme, je me calme. <rire> ça, c'est le gamin qui est pas content de ses cadeaux. <rire> ça, ça, ça, tu viens de dire que ça t'a excité, ça Non mais.. J'entends du rôle chez toi non, le soir, non. tu dis bon allez chéri. Euh... Mais genre c est, c est, c est, ça me fait rire, donc je suis amusé, je suis un. Là je suis amusé. D'accord. Voilà, tu, tu es, en fait. es amusé oui. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. 22 h 22 je le supporte. Plus. <rire> allez, c'est bon, allez tiens. Fermeture de porte, bon, merci à tous. Euh, on fait le dernier Oui. Euh, ce sera une surprise. <rire> on est plus sur euh, du Maria Carré On est sur Désolé des amarias. Mais c'est la troisième fois que tu nous fais le coup. Euh... Maria carré. Mais sur Five Fan Mi New. Alors maintenant, sur Al Fanny. Ouais. Nous allons vous proposer Bernanette. Guy à l'accordéon. Oui. Euh, et ah, ouais. Bernadette Je... qui nous interprète. T'as que Bernardier Écoutez ça, attention l'enchaînement <rire> C'est Jadon qui pilote. <rire> c'est ouais. signe hein. Excuse-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. <rire> non mais franchement, il faut quand même le faire. Je trouve euh, Bernadette qui reprend Maria Caria à l'accordéon. Bernadette. c'est la Monique de Guy. Euh, la monique de Guy la monique de Jean-Michel je suis dit toi ah là, là là ne parle plus ça va trop loin il est trop non, tard il est trop es tard moi bon, ce de base je fais un chocolat chaud et je vais au lit après. bon bon euh, et, et on rentre chez nous <rire> c'est bon, bon. bon. Euh, débranchez allez lâche oh, le micro euh, ouais. démerdez-vous euh, <rire> bon, moi j'arrête c'est fini après, après cette émission moi j'arrête le métier euh, on voudra plus de moi il faudra pas qu'il ressorte des extrêmes <rire> <rire> le gars il s'est vraiment cru dans un salon on fait vraiment ça comme si on était chez nous non mais imaginez un, un, un vrai directeur d'antenne qui écoute euh, cette émission là il dit mais non mais c'est bon changez moutier <rire> ne faites plus ça déjà non, dans oui. l'horaire c'est de 20h à 22h pas de 20h ouais, bah, à 22h30 il est quelle heure <rire> ouais, les heures, là il 22 22 oui, est 22h il est 22h oui c'est vrai attends je vais vite aller changer l'heure <rire> en fait ah, voilà. on reçoit des mails comme quoi oui arrêtez de dérégler dé dé ouais. les horloges ça... <rire> c'est parce qu'on essaie de terminer euh, bon allez là dessus euh, nous on va se dire euh, bien sûr au revoir il est temps de vous dire au revoir de remplir les CD, de baisser les curseurs... Ah t'as vu, c'est bon. Allez, euh, <rire> <rire> ah, j'en peux plus, lui non plus. Et euh, prochaine émission, on le jette. Hein. Ne, ouais. ne le mettez plus. Allez, euh, terminons sur une note positive, peut-être c'est mieux. Encore une fois, je vous souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie sexuelle merci beaucoup Francky Vincent nommé euh, chevalier euh, des arts et des lettres et des lettres ouais, totalement bon. et Donc, là c'est tout se perd, mon bon monsieur ah, ouais. et faites attention par contre sérieusement avant de partir euh, on fait un bisou aux bruxellois euh, oui. Qui, oui. qui sont peut-être en galère là ce soir parce qu'ils doivent rentrer chez eux ils ne savent pas comment parce que dans leur quartier il y a un petit peu une euh, cohue c'est vrai que j'ai pas pensé à ça ouais. euh, moi aussi je dois rentrer et <rire> ben, tout le monde doit rentrer mais euh... et oui, si... <rire> moi j'étais bien ici j'étais tranquille mais, euh... non, mais Antoine ça va il est dans un quartier ultra calme comme moi, comme moi. Et il, Dans un quartier du <rire> On est dans les beaux quartiers Dans ouais, un voilà. quartier Bruxelles Ah bon j'ai des bougies voyez Attention vous. Fin du mouvement Ce soir 22h Non non non c'est Début du mouvement ah, Non oui, non non Attention euh, Bon bah kick se courage Pour rentrer Merci bien Ah non C'est peut-être <rire> la ah, dernière <non>. fois ah, Qu'on va Moi j'en profite Moi je te souhaite Non j'ai des lunettes C'est ça ah, Allez bisous à bientôt Il est temps d'aller faire dormir Vos tympans Oh euh, oui Là il est en Rose bise à toutes et à tous Bisous du nez bisous Maëva bisous bisous et j'espère que tu as encore passé une bonne émission oui très chouette c'est le chouette. moment où je te coince en te demandant à l'antenne est-ce que tu reviens la semaine prochaine mais oui. Ah ouais, oui si vous me donnez des trucs à dire oui <rire> non mais en même temps c'est la fonte si faille réussir cette émission euh, Antoine on t'embrasse aussi on à te bientôt. souhaite une excellente soirée on se dit à très bientôt dans la trappe et Kix il un bon rétablissement Kix Droit, oui rétabli depuis Kix oui Adieu, adieu. <rire> La drape revient mercredi prochain.